Du progressif ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. Et pour vous présenter ça, j'aurai le plaisir de recevoir mon très grand ami, le Dr. Pendragon de l'émission Réanimation, avec qui on va entendre des artistes, entre autres des groupes comme Aerosmith, Yes, Les Beatles, Uriah Heep, d e e p Purple Nazareth, Kiss Van Halen et Motley Crue. Dans la quatrième heure, j'aurai des nouveautés à vous présenter, soit le tout nouvel album de Neil Young intitulé A Treasure, ainsi que les rééditions des deux premiers albums solo de Paul McCartney. Excellente façon de souligner comme ça son 69e anniversaire de naissance demain. En plus de tout ça, je vais vous présenter un groupe en anglais obscur de la fin des années 60 du nom The Deviants, ainsi qu'une f a c e complète d'un album véné d classique paru il y a 40 ans, soit Tarkus de Emerson, Lake and Palmer.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 フランク・ザ・パ a ウィズ・オーレーラ・ディオ・カンプス、ラ・スタジオ・ディ・メロマン、ラ・セル・ア・フェン・トゥ・ネ・ジュ・ブレイ・ラ・カ・トゥ・ h o p i n g for the best. Even think I'll go to prayer. Every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched the riot. I seen the cops out on the street.、I、watched them throwing rocks and s t a l d i n g choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing around. Seen the s m o k i n g fire and the market burning down. Watch while everybody on your street w i l l take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, busting, burn. And I'm watching it, I'm waiting. Hoping for the best. Even think I'll go to praying. Every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to t o d a y that trouble coming every day. Well, you can cool it, you can heat it. Cause baby, I don't need it. Take your TV tube and eat it. And all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know, I watched that rotten box until my head began to hurt. From checking out the way t h e newsmen say they get the dirt. b e f o l l the guys on Channel So and So, and further they assert that any show they'll interrupt. t o e y r bringing news if it comes up. They say that if the place blows up, they'll be the first to tell. Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can be beat. And if another woman driver gets machine guns from her seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning All the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch e mob just turn and bite them and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV. And all n d a that mass stupidity that seems to grow more every day. These times Hear something with say he wants to go and do your n Cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood a n i g h t Got to sit around at home and watch this thing begin. But I bet there won't be many left to see it really end. Cause the fire in the street ain't like the fire in the heart. And in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street, in any town, in any state, if any clown decides that now's the time to fight? for some i d e a l he thinks i s right. And if a million more agree, there ain't no great society as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be i s just a lousy janitor. Unless your uncle owns the store, you know, t h a t five and every four just born a mile to nothing more. They w e u l watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica song. Frank Zappa, Heavy m o d e r s avec Trouble Every Day. C'est tiré de son premier album Freak Out, paru en 1966. Et on va en reparler dans un moment de Frank Zappa. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. C'est maintenant l'heure de passer à ceci. Des éphémérides. J'ai encore une fois l'immense plaisir, l'insigne honneur d'être en compagnie. L'authentique, véritable historien de ces fous, Monsieur Bonjour, c e s Fou, s M. Simon f i d i b é Bonjour, c'est une très belle journée pour t o i s j o u r de s i Oui, il fait très beau. Oui, très belle、bon. soirée, c e s t ça, tu en vas voir une de tes idoles ce soir même en spectacle. Exactement, Brian Wilson.、Mm -hmm. Tu vas nous en reparler à c l a s s i q u e、euh, la semaine prochaine.、Hein? Bien sûr, je ferai une petite critique du spectacle.、Oui. <rire> Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 13 au 19 juin? Eh bien,、euh, on débute avec le 13 juin 1958 où Frank Zappa termine plutôt, non pas débute, mais termine ses études、euh, donc en graduant du Antelope Valley ou Antelope Vous a v e pas compris. Antelope. À... Antelope. Antelope.、Uh, Valley High. High.、Uh, c'était à Lancaster, bien sûr, en Californie. Il terminait ses études et,、euh, secondaires. Oui, c'est ça. Ça a mis fin à ses études、ouais. parce qu'on a l'impression que c'est, vu que c é t a i t un type très, très intelligent et un intellectuel, on avait l'impression que c'était un universitaire et、euh, non, pas du tout. Non, il s'en est venu. L'autodidacte, oui. Il s'est arrêté au secondaire. Et、euh, c'est ça, on a entendu une pièce qu'on、euh, retrouvait sur son premier album qu'il a sorti huit ans plus tard,、euh, Freak Out. Un très très bon album. Oui.、Ouais. Et une très bonne pièce. Oui. <rire>、euh, et ensuite, en 1963, nous avons la naissance de Robbie Merrill, qui lui est bassiste de Godsmack、ouais. et célébrait ses 48 ans、mmh. cette semaine. Groupe de clones de Metallica. Oui, oui,、ouais. effectivement. Et、euh, plus pop même que Metallica à certaines <rire> certaines、euh, longueurs. C'est pas、euh, c'est pas nécessairement un des grands groupes du métal, non surtout d e s dernières années. mais Non, je ne suis même pas sûr qu'on pourrait dire que c'est du métal. p l u s du modern rock. Oui,、ouais, c'est vrai. On peut、ouais. dire plus ça, oui.、Euh, et Et、bon, ils ont eu quelques succès radio, mais il faut、mm. dire que ça reste quand même assez underground, Gutsmack,、euh, dans le、ouais. milieu de la pop. Là,、ouais. faut Oui, oui.、Ouais. Ouais. C'est quand même des bons mélodistes,、ouais. je dirais.、Euh, oui,、euh, ouais. ils arrivent à faire des bonnes mélodies. Ils ont eu d'ailleurs、euh, des contrats justement pour des bandes sonores de films grâce、mm -hmm. à leurs mélodies accrochables.、Ouais. Donc ça, ça a quand même bien été pour eux.、Euh, ils seront au EVMTL、euh, cet été d'ailleurs. Oui, mais moi je ne serai pas là cette journée-là. C'est la journée du samedi.、Euh, c'est sûr que tu ne verras pas au EVMTL le, le, le samedi. Non, la journée la plus intéressante、euh, c'est le, le,、ah, le, le, diman le dimanche. Le dimanche, oui, dimanche, oui, dimanche. dimanche.、Ah, ouais. Effectivement. je vais h e t t r e à u c i n e t t e f f e c t i v e m e n t je pensais que c'était le vendredi samedi. Non, non, non, c'est le Samedi et dimanche.、Ah, donc、mmh. la journée la plus intéressante sera dimanche. Ah oui. <rire> Peut-être qu'il y a l'émotion, on verra. Ah, c est, c est, je t'encourage parce que vraiment, ça va être une、euh, très belle journée parce qu'on retrouve、euh, des pionniers là, du métal là-dedans、mmh. ouais, là comme Diamond Head. Girls' c h o o l moi, ma connaissance, la seule fois que Girls' School sont venus à Montréal, c'est en 1981. Donc quand、okay. ils ont sorti Hidden Run. Euh, donc, je vais avoir le très grand plaisir de voir pour la première fois Girls c h、euh, o o l Il y a des jeunes groupes aussi comme Children of b o d a m Dans l'après-midi, il y a aussi The Sword.、Euh, en tout cas, d e s t r è s bon s groupe. s、euh, Et OPEF. Qui est un de. Un très, de très,、forts. très bon groupe. Oui, mais. o p è r e c'est une de mes formations métal préférées、euh, de tous les temps.、Euh, Motorhead <rire> et Kiss en vedette. Oui, c'est、euh, justement ce qui me motive peut-être à, à y aller. Je n'ai、ouais. jamais vu Kiss, donc je me dis, ça vaudrait、ouais. pas, probablement. Ah, puis il faut voir Motorhead aussi. Là, oui, o u i oui. c'est une légende vivante. Le dieu du métal.、Ouais. Oui. Oui. Nous avons ensuite,、euh, toujours, la journée du 13 juin dans les éphémérides en 1970, la naissance de Rivers Cuomo,、euh, chanteur de Weezer,、euh, qui lui célébrait ses 41 ans, ça d e v e n t un l è e Donc,、euh, on est dans le rock très, très, très alternatif et très、oui. pop dans ce, ce côté. Oui,、ouais, des années 90 et 2000. Ouais, Ça marche 2000... encore bien. Oui, Weezer, toujours.、Ouais. Oui, mais les, les albums des années 2000 sont un peu moins bien que ce qui était fait. Plus radio, 90, commercial.、Hein? Exactement.、Mmh. Plus vidéo clip, même,、ouais. à la limite. Donc, c'est ce qui est un peu dommage、mmh. pour Weezer. Mais quand même, on a les grands classiques pour、ouais. euh, les admirer.、Mmh. Nous allons p a r la suite en 1972, le décès de Clyde McFadder,、euh, qui était le premier chanteur des Drifters.、Mm. Et lui, est décédé à 39 ans des、euh, problèmes de cœur dus à l'alcool. Oui, c'était、euh, pas mal jeune. Oui.、Euh, et on on, on riait de lui la semaine dernière avec Clyde、oui. McFadder. C'est qu ce qu'il y avait eu un timbre des,、euh, <rire> ouais. du service possible. Oui, pour, pour honorer les, les pionniers du rock'n'roll, Clyde <rire> <ben rire> <rire> McFadder, c'est pas très rock. Non, exactement. <rire> Ça fait partie des pionniers très, très soft. Oui. <rire> Et pour terminer cette journée du 13 juin, nous avons également un autre décès, celui de Benny Goodman en 1986, bien sûr, qui a été leader de le Big Ben. Il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 77、oui. ans. Lui aussi moins rock que les autres, mais qui a été quand même une influence sur la u s i q u Oui, tout à fait. Moi-même, moi personnellement, j'aime bien le swing,、oui. la musique des années 30 et 40. J'en écoute à peu près jamais, mais c'est quelque chose que je trouve très bon. C'est une vraie bonne musique.、Ouais. Oh, c'est、oui, vraiment très, très bon à entendre. C'était une petite journée, ça. Oui, très petite journée. mais Plus petite semaine que la, la semaine dernière, effectivement. Oui, on avait、oui. eu、euh, une première journée euh, complètement euh, incroyable、oui. et très, très longue.、Euh, nous avons donc、euh, par la suite la journée du 14 juin. Et、eh、bien, en 1943, nous avons la naissance de Muff Winwood, bassiste du Spencer David, Davis Group.、Plutôt. Oui, mais je ne connais pas Muff Winwood, mais je suppose que c'est le frère de Steve Winwood. Oui, oui, oui, exactement. exactement. exactement.、Euh, on, va, on va entendre un classique、euh, tout à l'heure du Spencer Davis Group. Euh, également, nous avons en 1945 la naissance de Rod Argent, claviniste des Zombies. Oui. Qui,、euh, donc, lui, célébrait、euh, ses 45 ans,、ouais. donc ses 66 ans. Nous avons également en 1949 la naissance d'Alan Wythe, batteur pour、euh, Plastic o n o Band, ainsi que Yes, il célébrait ses 62 ans. Oui. Yes, qui、euh, prépare un album, semble-t-il.、Euh, ça, je trouve ça complètement ridicule. <rire> avec、euh, les anciens des Boggles. Ah oui? Oui. Ah. Avec qui、euh, ils avaient enregistré l'album Drama, qui était un bon album Drama.、Mm -hmm. ouais. euh, mais là, on a décidé de faire appel à eux en tant que producteurs.、Okay. Et、euh, évidemment, c'est un, un chanteur, c'est un Québécois là, qui,、ouais. euh, qui, qui chante pour Yes maintenant. C'est un imitateur de John Henderson. Exactement, je trouve ça assez. C'est vraiment insultant. Je trouve ça un m a u v a i chanteur original、ouais. qui、oh, est encore、ouais. en forme parce qu'il donne ouais, encore、absolument. des concerts. Absolument, je trouve ça ridicule. Vraiment... Je trouve ça dommage. Oui, vraiment.、Ouais. Merci, Chris Choir. e <rire> <rire> euh, nous avons ensuite en 1963 la naissance de Chris DeGarmo, qui lui est guitariste de Queen Rife. q u e、euh, e n s r a k e Queensrank. Oui.、Voilà. Euh, donc, euh, qui célébrait ses 48 ans.、Ouais. Euh, ils, ont, ils ont débuté jeunes, eux, q u e e n s r a k e Oui, effectivement, euh, parce que 48 ans et les premiers albums, les albums、oh, les plus populaires 80... en 1982-83,、ouais. je pense,、euh, le, le, le premier、euh, maxi,、mm -hmm. il me semble que c'est 8 3 Alors,、euh, il y avait quoi C'était des ados. Oui,、ouais, fin, fin d'adolescence,、ouais. euh, début de l'âge adulte,、mm. quand même. Nous avons ensuite, en 1964, une jeune fille de 12 ans nommée Carol Dryden qui est、euh, découverte par des employés du train.、Euh, la jeune fille s'était cachée dans un coffre de thé adressé aux Beatles. C'était en Angleterre, mais les Beatles, eux, pourtant, étaient en Australie. elle ne le savait、elle、pas. Le mais Ça, c'est le genre、pas. de niaiseries que les jeunes、euh, faisaient à l'époque.、Ah, oui,、euh, se, se poster aux Beatles. Effectivement. <rire> o n voulait vraiment les,、euh, oui. <rire> les rencontrer. Il faut dire que c'est pratiquement de l'inconscience de la part de ces petites filles.、Oh, oui, parce q u e l fait. Ils savaient, ils savaient pas ou ils ignoraient le fait que probablement qu'ils seraient renvoyés chez eux aussitôt、oui. qu'ils seraient découverts. Donc, euh, euh, je, me, je me rappelle d'un film、euh, qui a été fait à la fin des années 70, je pense, au début 80, qui s'appelait,、euh, je pense, c'est Can Buy Me Love. C'était peut-être I Want to Hold Your Hand aussi, en tout cas, c'est un titre des, des, des Beatles.、Okay. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui essaient, de, par tous les moyens, de rencontrer les Beatles alors qu'ils arrivent、euh, à. À New York pour la première fois.、Ah ouais. Et il y en a une qui réussit à s'introduire dans la chambre d'hôtel et qui se cache sous un lit. Et tout ce qu'elle réussit à avoir, c'est des pieds et des billes. <rire> c'est très drôle, ce film. Non,、ah, c'est intéressant. C'est quelque chose à voir.、Euh, nous allons voir la suite. En 1965, Paul McCartney qui enregistre Yesterday, son très, très、ouais. grand succès.、Euh, qui, un grand、bon、succès que.、Euh, A fait, euh, qui a fait des j a、euh, l o u s à l'intérieur du groupe. Oui,、euh, exactement.、Mm. Euh, C'est vraiment...、Euh, D'ailleurs, hier, j'ai écouté、euh, les, une partie, une section du film Imagine de John l e n n o n où on le voit enregistrer l'album et c'était une version.、Euh, De How Do You Sleep, qui n'a pas été achevé jusqu'à l'album, mais、ouais. quand même,、euh, donc, il, il critique beaucoup Paul en disant、ouais. que tout ce qu'il a fait, c'est yesterday. Puis,、euh, ouais. donc, euh, mais oh, oui, c'est、euh, très poche, ces,、ouais. ces paroles de la part de Lennon à l'époque où il disait、euh, t as été surpris par、euh, Sgt. Peppers. Mais dans le fond, c'est parce que c'était le projet de Paul. Oui,、ouais, exactement. Alors, je ne vois pas pourquoi il a écrit ça.、Mais、Lennon、euh... a dit par la suite que、euh, c'était adressé à lui-même, cette chanson-là. Donc, c'est un peu. Il disait, dans le fond, je pensais écrire à Paul. Finalement, j'écrivais à moi-même. C'est un peu bizarre, particulier. Bizarre,、ouais, bizarre, très, très bizarre. John Lennon était, était quand même assez particulier.、Oui. Il avait l'habitude de revenir beaucoup aussi sur ses affirmations. Donc,、oui. euh, il a essayé de cogger le tir quelques années plus tard. <rire> c'est particulier. En tout cas, une grande pièce qui a beaucoup, beaucoup marqué、euh, la m u s i、oui. q u Mais t e r d a y Ce qui est particulier, c'est que les Beatles, comme t e l ne voulaient pas que Yesterday paraisse、non. sous le nom des Beatles. On,、oui. ils, ils ont dit pourquoi on ne fait pas ça sous le nom de Paul McCartney. Il l'a fait seul. En même temps ce n'était pas une bonne idée. Ça n'aurait pas été une bonne idée. Non, exactement. Parce que c'est ce que Brian Epstein j a apporté.、Mm -hmm. Et finalement, ben, ça, ça a été un des grands、oui. succès du groupe.、Oui. Paul McCartney a i Elle s t sortie en 45 tours. Seulement ici, en Amérique du Nord, en Angleterre, on n'a pas voulu sortir、ah, oui. cette pièce en 45 tours.、Euh, surtout que ben, les Beatles disaient qu'on était un groupe de rock.、Euh, Ça, c'est une、mm. b a l a d e c'est pas une bonne idée de sortir ça.、Euh... Non, mais c'est quand même peut-être une bonne idée commerciale pour l'Angleterre, mais on est content d'avoir eu ça au Canada. q u a n d m ê m e Et Paul McCartney qui dit qu'il e s t jamais tanné de chanter Yesterday.、Oh, euh, ben, tant mieux.、Euh, c est, c est, ça fait partie, ça, ça le rend très très honorable parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du、ouais. mal à chanter leur vieux succès. Oui, tout à fait, mais il y en a qui, par contre, comme Paul McCartney, Et Alice Cooper aussi,、mm -hmm. ils sont très fiers, e、euh, t qui aiment beaucoup leurs chansons, et il n'y a pas de problème, là, pour eux, là, d'y chanter,、euh, à tous les concerts, là. Contrairement à Robert Plant, par exemple, qui est blasé, qui veut...、Euh, qui veut plus chanter, Stay with w e Oui, Stay with Weaven, et, to heaven, et、euh, tout ce que les z e p p e l i n ont fait, qui était un peu plus rock, là, il veut, il veut rien savoir,、euh, ça fait du bien de voir,、euh, des gens comme、euh, McCartney et Cooper, qui sont plus à l'écoute de leur public. Et qui s'assument.、Mm. Nous a l l o n s v o i r la suite, en 1969, les Rolling Stones qui présentent leur nouveau guitariste Mick Taylor aux médias lors d'une séance de photos、oui. dans Hyde Park.、Mm. Il allait avoir un concert également. Moins quelques, qu、euh, ouais, quelques, quelques temps, temps plus tard.、Oui. On va voir ça dans les éphémérides des prochaines semaines. Exactement.、Mm. Euh, nous avons par la suite, en 1970, Derek and the Dominos qui donne un premier concert au Lyceum de Londres.、Oui. C'était pour introduire le groupe, bien sûr, mené par Eric Clapton Il e s t très,、American. très bon ce disque-là. Ah oui. Ouais, je、oh, l'ai、oui, écouté à plusieurs reprises depuis、euh, le printemps. Euh, et euh, moi, ça faisait très, plusieurs, plusieurs années que je n'avais pas écouté cet album-là. Et je l'ai ressorti au printemps et c'est vraiment fantastique comme album. Ça, ça fait partie des grands classiques、mm -hmm. euh, menés par Eric Clapton. Oui.、Hein? Nous allons voir la suite en 1980. Peter Gabriel, qui est au sommet du palmarès des ventes britanniques pour la première fois avec son troisième album homonyme.、Euh, donc, Moi, qui est,、euh... euh, à mon avis,、euh, le meilleur? Ah oui? Il a fait. Oui, oui c'est. Trop... En fait, c'est les quatre premiers albums qui sont h o monnaie, mais c est, c est,、oui. ce sont les, les, les quatre de bons albums. Dans... Pour ma part, j'aime bien le premier、mm -hmm. qui a s o r t i celui qu'on appelle c a r、uh, e、like、Avec Salisbury Hills. Oui, exactement.、Euh, mais c'est vrai qu'il y a de très, très, très bonnes pièces sur ces quatre albums-là. Et bien souvent, ils passent un peu inaperçus、mm -hmm. dans la discographie. Puis qui est arrivé par la suite, l'immense album s、so、o、oui, u t et p è r Pop, oui, oui. qui a un peu changé toute la carrière、mm -hmm. de Peter Gabriel、oui. par la suite. Très intéressant. Si vous avez la chance de mettre la main sur justement ces quatre premiers albums de Peter Gabriel, on vous le suggère. Le troisième, qui est surnommé d'ailleurs Melt. Oui, exactement. Voit son, parce que son, son visage.、Euh, qui f o n d Exact. <rire> Euh, nous avons、euh, par la suite、euh, en 1900,、euh, donc 1986, oui, Bob Geldof、euh, qui est fait chevalier honorifique pour ses, ses implications dans les causes humanitaires en l'honneur de la fête de la reine Elisabeth II. Oui, évidemment, ce n'est pas à cause de sa c a r r i è r e musicale、non. qui était assez ordinaire. Oui, avec、euh, Tell Me Why,、euh, I Don't Like Monday,、ouais. <rire> euh, qui était son plus gros succès et、euh, le reste, on peut l'oublier. Exactement.、Euh, Ben, je pense qu aussi qu'on pourrait oublier Don l DeLang. Oui, oui, c'est pas nécessairement le film de d n DeLang. C'est parce que c'était l'instigateur、euh, du, du Live Aid. Exactement. Qu'on qu qu lui a fait cet honneur. Et c'est l'image qui a été sélectionnée. En fait, la personne qui a été sélectionnée pour jouer Pink dans le film de, oui, de, de The Wall.、Mm -hmm. euh, au moins, on, on peut avoir cette image un peu plus rock de Bob、oui. Geldof avec le film. <rire> Nous avons également en 1986 Queen qui est au numéro 1 des ventes d'albums américains avec A Kind of Magic. Ça, ça m'a surpris parce que je n'avais pas souvenir que Queen avait,、euh, pouvait être、euh, le moindre m e n t populaire en 8 6 <rire> en Amérique du Nord.、Euh, moi, j'avais trouvé que cet album-là était、euh, de loin supérieur au précédent. Ouais, mmh. Qu'ils avaient fait. Je trouvais que c'était un genre de retour, pas un retour fort fort, là, un peu faiblard、ouais. sur les côtés, mais néanmoins une espèce de, de retour vers le, vers le rock.、Euh, ben, je ne l'ai pas réécouté cet album-là depuis. 5, 5, 86. 86? Bon, je ne l'ai pas écouté depuis 86. <rire> mais ce n'est pas nécessairement considéré justement comme un grand classique de Queen.、Mmh. Dans les années 80, ils ont eu beaucoup de mal à...、ouais. Donc,、oh, les expérimentations dans la pop n'ont pas s t r è très bien fonctionné. Non, non, non. Et nous terminons cette journée du 14 juin dans les Éphémérides, bien sûr, en 1986, encore où trois fans d'Ozzy Osbourne、euh, sont tués、euh, lors d'un concert、euh, du Prince des Ténèbres. Ils sont tombés d'un balcon.、Euh, donc, j'ignore、euh, si la drogue ou l'alcool sera en cause, mais je, je, je, je crois qu'on peut l'assumer. On peut en、euh, peu douter. On peut en douter.、Ouais. Euh, ça arrive comme ça, c'est dommage.、Oui. C'est arrivé à Québec, d'ailleurs,、euh, lors d'un concert de Iron Maiden,、mm -hmm. euh, je pense que c'était à la fin des années 80.、Oui. Quelqu'un était tombé d'une passerelle, là, et、euh, c'est haut, hein? Effectivement. C'est très, très, très haut, le colisée,、euh, lorsqu'on tombe du plafond.、Euh, ouf! Exactement. Et la façon que c'est fait, la façon que les, les,、euh, est que, que les estrades sont placées, est, est, ça rend ça un peu facile de tomber,、oui. même.、Euh, Oui, mais il、euh, n'a pas blessé personne. C'est l e bon sont... côté là-dedans, si, si on peut、mmh, voir、ouais. un bon côté.、Mmh. On va poursuivre en musique si tu veux bien. Et comme nous sommes l'été et qu'il fait beau et que ça nous inspire, on va écouter un peu de Surf, une pièce d'ailleurs qui a été composée par、euh, ton idole que tu vas aller voir en concert、euh, ce soir. Mais il ne s'agit pas des Beach Boys par contre.、Euh, mais tout de suite, on va poursuivre avec、euh, le Spencer Davis Group avec un de leurs plus grands classiques, Give Me Some Lovin'. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM. Surf City, c'est paru en 45 tours en 1963 et c'était une composition, ça, de Brian Wilson. Et effectivement, et、euh, c'est.、Euh, fait des voix aussi, c'est lui la petite voix,、ouais. Brian Wilson. C'était la petite voix, maintenant il est rendu une voix un peu plus grave dans son groupe, malheureusement. Euh, mais, ce qui, e s t intéressant, c'est que les pièces que Ryan Wilson a écrites pour John and Dean ont frustré beaucoup Mike Love, entre autres, des Beach Boys. Ah, parce qu'il qu a a i m é les chants de lui. Oui, c'est ça. Oui. Et c'était des, d des, des numéros un qu'il donnait à d'autres artistes. Ouais.、Euh, c'était vraiment très, très. D'ailleurs, e、euh, Ryan Wilson avait écrit également une pièce,、euh, pour, j'oublie le nom de la pièce, mais il avait écrit, je crois, c'était pour John and Dean également, quelques années plus tard. Et Mike Love et Carl Wilson sont allés dans le studio, ont volé les enregistrements et ont dit c'est notre chanson, vous n'avez pas le droit de l'enregistrer. <rire>、euh, C'était dans la période où les Beach Boys étaient, disons, pratiquement à leur plus bas dans les années 60, donc il、euh, y avait besoin de tout succès potentiel、ah, euh, oui. pour le groupe.、Ah, oui. Oui. Tu sais que les Beach Boys aussi sont en concert au Québec oui,、euh, en fin de semaine. Dimanche soir, ils sont à Laval. Oui, ils viennent faire un tour, mais bon, on dit les Beach Boys, m Brian、oui, Johnson et Mike Love. C'est ça, exactement. Mais ça a l'air d'être un concert quand même assez étonnant. Intéressant.、Euh, bon, il faut se taper les reprises de California Dreaming、oui. et Kokomo, des choses comme ça, mais、euh, <rire> le groupe qui les accompagne, ce sont, sont tous des jeunes avec de très bonnes voix et、mm -hmm. euh, ça a l'air quand même assez intéressant. o u n ils n'ont pas tellement le choix, je pense.、Oui. Écoute, il y avait des voix qui étaient quand même extrêmement hautes, là. Ça me surprend avec des messieurs qui,、euh, qui approchent 70 ans, qui ont peut-être même 70 ans, dans、euh, certains cas. Je crois que Mike Love approche d à 70, il le bat déjà.、Ouais. Et, mais lui, par contre, sa voix est quand même restée sensiblement la même.、Ah ouais? Euh, Puisqu'il y avait déjà une voix un peu plus basse que les autres il ne、mm -hmm. voulait pas aller chercher les octaves、euh, très h a u t Il n'utilisait jamais sa voix de tête.、Ouais. Euh, et je crois que ça l'a aidé justement à garder、euh, ah. une belle voix. Mais Brian Wilson, par contre, a changé justement. Parfois, il joue le, chante le, le, le répertoire de, de Mike Love hein, dans certaines c h a n s o n s Il n'y a pas le choix. Ah. Mais j'aime mieux voir le génie que voir l'émulation, si on veut, de ce qui est. <rire> les restes. <rire>、euh, juste avant, j e h n and Dean, on a entendu、euh, le Spencer Davis Group avec、euh, g i m m y Selm a n Lovin.、Euh, ça, c'est une pièce qui est p a l é e en 45 tours en 1966. Une très, très, très bonne pièce. Ah、oh, Oui. oui. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on est rendu aux éphémérides du 15 juin, n'est-ce pas? Et effectivement. Et nous débutons le 15 juin 1941 avec la naissance d h a r r y Nelson, Harry Edward Nelson de son vrai nom,、oui. malheureusement décédé dans les années 80. Un très grand ami des Beatles. Oui, qui, ben, le qui, chum、euh, de brosse de John de Lennon. John Lennon, exactement.、Oui. Euh, et, euh, qui, qui, Les exactement. Beatles. En fait, on, on dit d'Ari Nilsson qu'il est un des seuls artistes qui, pendant la période des Beatles, qui était、euh, admiré par les Beatles, qui、mm -hmm. étaient au sommet.、Euh, et entre autres, avec l'album Pandemonium Shadow Show, il reprend euh, donc, euh, un, ce qu'on peut appeler un mash-up des Beatles, c'est-à-dire plusieurs pièces、euh, mises à l'intérieur d'une seule. Et également,、euh, il reprend She's l e a v i n g Home avec sa capacité de 4 octaves et demi de chant.、Ah, ouais. C'est quand m ê m e aussi, il avait une petite voix.、Hein? Oui, ouais, il <rire> avait une très très bonne voix, mais malheureusement,、euh, Ari r Nilsson est surtout. tout Reconnu pour、euh, Can't Live, là, la, la, la pièce With o u t You, plutôt,、mm -hmm. euh, qui a été reprise par m a r i a Carey、ouais. et autres、euh, qui ont fait. C'est vraiment pas une aussi bonne version que celle de Nerdsune, <rire> par contre. <rire>、euh, nous avons par la suite,、euh, en 1951, dix ans plus tard, le 15 juin, la naissance de Steve Walsh, chanteur de Kansas, qui lui、euh, célébrait ses、ouais. 60 ans. aussi, il y avait une voix très, très, très haute. Oui,、euh... oui. Est-ce qu'il、euh, chante encore aussi haut?、Si、J'imagine que non. C'est vraiment très dommage parce que, oui, c'est même Paul McCartney arrive à quand même garder un registre.、Ah、oui,、euh, lui, c'est、euh, ouais, un phénomène. Oui, exact. exact. Est Il est très, très discipliné、ouais. aussi. Euh, mais euh, non, c'est ça. La plupart des chanteurs qui chantaient à voix haute、euh, ne sont plus capables、mmh. aujourd'hui.、Mmh. Nous avons également en 1963 la sortie de Surf City de Jan Indy. Ben oui, c'est pour une ça qu'on a passé cette、euh, pièce, cet immense succès、euh, il y a presque 50 ans, il y a 48 8 ans. Une très, très, très grande pièce.、Euh, donc, il y a du surf. Également en 1965, Bob Dylan s'installe en studio pour enregistrer Like a Rolling Stone.、Oui. Donc, cette pièce légendaire,、euh, considérée, par comme, oui, oui, oui, oui, considérée par plusieurs comme une des, des plus grandes pièces du rock et qui a、euh, vraiment changé、mm -hmm. la face du rock américain. Que c'est pas mal vrai, puisque les groupes ont commencé justement à être beaucoup plus orientés vers un style de rock à la b a s On, on pourrait、suite. dire que Bob Dylan, les Beatles et les Doors ont contribué à rendre le rock intelligent, parce qu'avant ça, le rock était vraiment quelque chose de juvénile. On parlait de, de voiture s et de filles. Oui, c'est ça. Ben,、euh, les Beach Boys. Oui.、Oh, oui. C'est vraiment dommage d'avoir à la mettre, mais c'est vrai.、Euh, euh, c'est quand même triste parce que、euh, quand on regarde les Beach Boys, Tu regardes Brian Wilson, qui était vraiment talentueux, voulait pousser le groupe plus loin,、mm -hmm. voulait l'amener à un plateau artistique supérieur, mais tu avais Mike Love qui lui refusait ça. Lui, il disait ne、euh, joue pas avec la recette. C'est ça.、Ah, et、euh, on voit ce que ça d o n n e <rire> Euh, nous avons par la suite en 1967 Peter Green qui quitte le John Mayo Band pour、euh, en fait c'est、euh, ouais, les Blues Breakers plutôt. Ouais, les Blues Breakers pour former Fleetwood Mac, donc、mm. quelques temps plus tard. C'était bon Fleetwood Mac au début. Oui,、ouais. ouais. ouais, des grands vraiment succès、bon. euh, vraiment du vrai rock, du vrai、ouais. bon rock. On、ouais, est loin de w o m e s u i c'est ça, c'est ça. Lorsqu'il faisait du blues rock、ouais. euh, à la fin des années 60, c'est vraiment bon. Beaucoup plus puriste.、Mm -hmm. euh, nous avons ensuite en 1977 les Sex Pistols qui célèbrent l'anniversaire de la reine en loin. Un bateau sur la Tamise, alors、euh, à bord duquel, plutôt, le groupe、euh, tient une petite fête et joue <rire> Honor King the UK i ainsi que God Save the Queen lorsque le bateau vogue près du Parlement britannique. C'est vraiment un très, très bon coup de publicité.、Oh, ben, euh, était, y, euh, on, on peut dire ce qu'on veut sur les、euh, Sex Pistons. i l é t a i t quand même souvent très d i v e r t i s s a n t Oui, exactement. Et、euh, <rire> les policiers les attendaient au port、euh, lorsqu'ils sont、euh, revenus avec le bateau. Euh, par la suite, en 1989, Nirvana Lance Bleach, le premier album du groupe, u、euh, n des très bons albums. C'est un, album、ouais, ouais. euh, un album que t'aimes? Oui, c'est un album q u e je trouve, qui, qui, qu qu vraiment, on, on, passe par dessus rapidement parce que bon, c'est un album qui a été enregistré en 24 heures,、euh, mm -hmm. les pièces, parfois, bon, sont mal enregistrées, mais, c'est vraiment le grunge de son é t a t p u r c'était Nirvana avant que ça devienne ce gros monstre,、oui. euh, donc, avec Nevermind, e、euh, t ça nous donne une bonne idée de ce que les concerts privés, parce que o n o quand même des fois donner des concerts dans une chambre à coucher, là, pratiquement, qui é t a i t v i d é et ses amis s'assisaient, et même,、euh, sur les DVD de With the Lighthouse, on, The Lights Out.、Mm -hmm. On peut le voir chanter vis-à-vis -vis un mur. Il chante Emigrant Song de Led Zeppelin dans une chambre、euh, et son micro est placé devant le mur. Il fait dos à, à la foule. Ils s o e t joués x deux, trois amis qui sont là. Mais ça présente vraiment donc, c est, c est, cette idée de Nirvana、ouais. euh, qui était au départ, qui malheureusement est devenue ce, ce monstre de pop、euh, ouais. qui, qui a fait de très, très bons albums,、ouais. mais c'est vraiment pas comparable à ce qu'était i l Bleach. Hum.、Mm. Un peu comme Metallica avec leur premier album et par la suite. Ah, ben oui,、hein. mais ça, ça, ça, ça c'était vraiment révolutionnaire, le、ouais. premier album.、Oh, ouais. Le deuxième était très bon. Le troisième, ok. okay. Même, j'irais jusqu'au quatrième.、Oui. Mais après, après ça, Mais après par ça, contre, non. Non, non, non, non, non. <rire> non. C'était、euh, de la pop radio FM. Oui.、Euh, nous avons par la suite, en 1996, le décès d'Ella Fitzgerald. Bien sûr, elle est décédée du diabète. Elle avait dû être amputée des jambes,、euh, même quelques、ah. temps auparavant.、Euh, mm. Et、euh, ça s'est malheureusement accentué. C'est vraiment、mm. très, très dommage. Et nous terminons cette journée du 17 juin avec bien sûr un des grands albums、oh, de la musique、euh, <rire> qui est paru donc, en 2003 et qui est tombé a numéro un des palmarès des ventes. S Il s'agit de Metallica avec l'album Saint Anger. C'est assez consternant. Hein, que、oui. Quand on voit. Moi, je pense. Écoute, personnellement, je trouve que c'est un, sinon le pire album、ouais. de rock de tous les temps, Saint Anger. Et、euh, il s'est quand même retrouvé au numéro un. Oui, je le sais. Juste sur la réputation de ce、ouais. groupe-là, qui pourtant avait produit d'autres mauvais albums avant s a m Oui, Load et Reload. Mais là, sont, les、euh... gens s'attendaient à un retour, mais quel retour C'est tellement mauvais, ce disque. C'est incroyable. On assurait les, les gens que ça allait être un retour、euh, au Metallica plus pur,、euh, <rire> vraiment plus rock. Mais par contre, il faut signer aussi que le temps. Fait que bon, m e t t e l c a a essayé de, de, de s'inspirer des groupes de new metal qui étaient vraiment、ouais. moins mélodiques et beaucoup plus、euh, in your face. Donc, on essayait juste de faire du bruit pratiquement、mm -hmm. des fois.、Euh, Ce qui était une、le、très bonne orchestre. Une très b o e orchestre avec、euh, C'est incroyable, un、ouais, son de s n n r e Mal enregistré,、euh, pas de solo. On a décidé d e m i n e r solo. Et en plus, on était en pleine période où、euh, bon, on essayait de se battre contre le piratage informatique. Donc, <rire> aucune pièce de Saint Anger o n'a été présentée à la radio, je pense, avant, une semaine avant la sortie.、Mm -hmm. Là, on a présenté la pièce、euh, la première Pièce de l'album. Je pense que c'était、ouais, ouais, pense... Frantic ou en tout cas. Ouais, je des... Mais je pense que c'était la pièce-titre. Oui,、ouais. exact. Ça avait joué à Radio, un vidéoclip, mais ça avait... ça avait fait peur aux gens, je pense. <rire>、euh, moi, j'avais acheté l'album et je me suis dit qu'on riait de moi. Là, ah, ouais, ben. Je, je... Moi, j a i pas acheté cet album-là parce que je l'ai entendu ici et je n'en revenais pas.、Euh, ça faisait longtemps que j'avais débarqué de Metallica, mais、mmh. je n'en revenais pas ouais, à quel point il était rendu bol. C'est incroyable. Et on peut dire merci à Lars Rick pour ça, parce que c'est surtout lui ouais, qui, a quelques, qui a pris la direction. C'est lui le grand créateur, le grand responsable. Exact. Oh, ce qui nous amène à la journée du 16 juin. Exactement. Et le 16 juin 1966, John Mayles et ses Bluesbreakers donnent un concert au Marquis de Londres avec Eric Clapton à la guitare.、Oh, on、okay. aurait aimé être là. Oui, vraiment. Oui. Donc,、euh, Eric Clapton sur scène, surtout dans s e s bonnes périodes, <rire> c'était vraiment génial de voir ça. Et on aurait aimé aussi probablement être en Californie en 1967. Exactement, puisque c'est le début des trois jours du Festival Pop de Monterey.、Euh, Jimi Hendrix, j a n i s Joplin de Who The Birds, the Grateful Dead, Can Heat, ainsi que The Mamas et The Papas, mais bien d'autres.、Oui. On nomme seulement eux autres pour. Ce sont, ce sont les plus connus et、oui. ils étaient tous présents donc, à ce, cet énorme et, festival. Euh, et euh, la plupart de ces noms-là se sont retrouvés aussi à Woodstock, à part les Birds et les Mamas et les Papas. Exactement.、Euh... Donc,、ouais. c'était un prix Woodstock. C'était vraiment, c'est,、euh, regarder ce qui va arriver dans、mm -hmm. quelques années. Et c'est,、euh, le, le festival de Monterey qui a aidé justement Jimi Hendrix à devenir extrêmement、ah、oui. populaire. Oui, Alors, on va pouvoir en, en parler en, en dans mille, quelques oui. instants. Oui. Oui. Euh, en 1979, cette fois-ci, le Electric Light, Light Orchestra se retrouve au numéro 1 du palmarès des ventes d'albums avec Discovery. C'est un mauvais suis... souvenir, ça.、Ah, je ne、ouais. suis vraiment pas un grand fan d'Electric Light Orchestra. Écoute, ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup joué à la radio, le e Don't Bring Me Down et、ah, okay, certaines ouais, ouais. pièces sur、euh, ce, ce disque, mais ce n'était pas bon. C'était oublié.、Oh, oui, ça n'a pas passé le temps du temps, ça. Ah, ah vraiment.、Mmh. Très bien. Et、euh, nous avons,、euh, pour terminer en 1980, la première du film d h e Blues Brothers. C'était、ouais, un d a v i s mais très divertissant. Oui, oui, avec、euh, des, des bonnes scènes d'action,、oui, oui. des, des, des très, très bonnes scènes de poursuite. Probablement la plus grande scène de poursuite, d'ailleurs.、Ouais. Euh, on ù Oui, a et... démoli beaucoup de voitures. Oui, dans ce, vraiment. Dans, on, a, dans ce film. on a loué un centre d'achat qui、oui. était désaffecté pour、oui. tout détruire、oui. dedans par après. C'était vraiment.、Ouais, C'était drôle. Et il faut souligner les performances, entre autres, de Ray Charles, qui se retrouve dans le film. Oui, c'est vrai, on retrouve. j o h n n y h Oker aussi, qui、ouais. joue Boom Boom.、Mm -hmm. euh, et、euh, j'écoutais une critique faite par un, un amateur. Il Rita moi, Franklin un, aussi, qui fait, fait, une, Franklin, qui fait, une, fait、euh, une serveuse de restaurant. Oui, qui、ah. fait une de ses, ses pièces obscures des années 60.、Mm -hmm. C'est ce qui est intéressant. Dans le film Blues Brothers 2000, qui est apparu après, c e s t surtout des, des grands succès pour essayer de rendre ça le plus populaire. mais Dans、euh, le film de 1980, c'était des pièces beaucoup plus obscures,、mm -hmm. parfois reprises par les Blues Brothers, d'autres fois reprises par les artistes originaux dans ce film-là. C'est vraiment、euh, particulier、ouais. euh, que, comme, euh, comme film. La trame sonore est très, très, très bonne.、Mm -hmm. Tout à fait. Et c'est très divertissant.、Oui. <rire> Écoute, on va poursuivre en musique. Dans un moment, on va entendre Moby Gray, puis on va en parler un peu plus loin dans les éphémérides. Mais tout de suite, on va écouter Les Animals, justement, qui nous parlent de Monterey. Vous êtes à l'émission Classique sur les ondes de C'est Fou, 89, la seule station à diffuser d u vrai rock à Trois-Rivières. Yes, it did. Down in Monterey. Down in Monterey. y o u n God's g m i l e upon the crowd. Their music being born of love. Children dance night and day. Religion m u s t b e i n And the airplane did fly. Oh, Ravishankna's music made me cry. The hoop exploded into f i r l e n t light. Hugh Master g a y l o s music was black as night. The great banana. on fire、yeah. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. Ten thousand electric guitars were grooving real loud. Yeah You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know. I would not lie, no I would not lie, no I would not lie down in m o n t e r e y Francisco m o b y Grape avec Hey Grandma. C'est une pièce qu'on r e t o u r n e sur leur premier album homonyme de 1967. Pièce qui fait référence à, à je dirais, à pas la mode, mais、oh, on pourrait dire que c'est une mode. La, la propension des jeunes filles de l'époque、euh, Flower Power à mettre des vêtements qui,、euh, que leur grand-mère aurait、euh, p、oui, o r t é a c t e m e n Des lunettes de grand-mère, des robes de grand-mère. Donc, ils ont Oui, <rire> donc c'est ça, ils avaient fait une, une pièce intitulée Hey Grandma pour un peu rire de cette, de cette mode. Juste avant ça, on a entendu les a n i m a n s qui nous parlaient de Monterey.、Hein? Exactement. C est, c est, ça nous vient. C'est une très belle pièce qui décrit exactement ce qui s'est passé à, à Monterey. s a n u a i t l'album Twin Shall Meet de 1968. Vous êtes à l'émission r o c c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu à la journée du 17 juin, n'est-ce pas? Et effectivement, et le 17 juin 1947, nous avons la naissance de Greg Rowley, qui a été claviériste ou claviniste pour Santana.、Euh, il célébrait ses 64 ans. Oui, il était venu de l'inspecteur qui sort de m o n t r é a il y a quelques années. C'est très bon. Effectivement. Oui. Euh, par la suite, en 1963, les Rolling Stones l a n ç a e n t leur premier simple, Common. Oui, mais ça, c'est une reprise de Chuck Berry. Exactement.、Mm -hmm. Et、euh, ça a été leur premier succès. Que, je, je, je pense pas, que ça n'a pas, pas été pas numéro u non, non, non, non. Leur premier gros succès, c'est vraiment、uh, I Want to Be Your Man,、mm -hmm. la composition de Lennon McCartney. Effectivement.、Mm -hmm. Ça, c'est une très, très bonne version, d'ailleurs,、mm -hmm. de la part des Stones.、Oui. En 1965, les Beatles terminent le mixage de Yesterday, qui avait été enregistré、euh, deux jours avant.、Oui. Donc,、uh, Yes, Yesterday. Non.、Mm -hmm. Donc, ça, en fait, tu a s le m a n q u é <laughs> <rire> c est, c est, okay. Cette pièce qui、euh, a été reprise, semble-t-il. En tout cas, dans les années、euh, 80, c'est elle qui détenait le record de, du plus grand nombre de reprises par、ouais. euh, divers artistes et orchestres. Et c'est encore le cas, je crois,、mm -hmm. euh, Paul McCartney. En fait,、euh, la pièce Yesterday est la première dans les plus reprises. Et je crois ensuite,、euh, l'artiste le plus repris, c'est Leonard Cohen et ç a d e s c e n d c o m m e ç a Je t'ai dû、là. raconter、euh, l'histoire de John Lennon qui était dans、mm -hmm. un restaurant à un moment donné et il、euh, y avait un musicien, un violoniste qui jouait d'une table à l'autre. Ah oui. Et quand il l'a vu.、Euh, il est allé jouer yesterday. Il est allé jouer yesterday. <rire> et après son interprétation, il a insisté pour que John signe son violon. Et là, John essayait de expliquer que ce n'était pas une de ses chansons.、Euh, mais le, le type avait l'air tellement.、Euh, il était tellement aimable que ben, John.、Euh, mais il dit C'est sûr que Yesterday, il y a plus de chances qu'on l'entende comme ça dans un restaurant、mm -hmm. et à plusieurs occasions que d'entendre la Yam No Walrus. Oui, exactement. <rire> C'est très vrai. Il faut dire que c'était justement l'expertise le, le, le, de Paul McCartney c'était décrire des, des chansons très, très mélodiques,、mm -hmm. des, des très bonnes b a l a d e s、ouais. qui restaient justement en tête, un peu plus que les pièces de John, qui étaient les pièces icônes des Beatles,、mm -hmm. surtout au début. Euh, mais qui, qui était la, la, la portion vraiment rock、euh, mm -hmm. du groupe aussi. Nous avons par la suite, en 1966, Peter Green qui、euh, se joint aux Blues Breakers de、ah, John Mayer. Là, on a vu qu'il venait de quitter les oui, Blues Breakers. Exactement. Et un an avant, une, deux ans avant. Il est resté deux ans avec les Blues Breakers、euh, Non, il l'a quitté en 1967. Donc, il est resté、ah, un il an. Il est un un resté、an. en fait 364 jours, puisqu'il a,、euh, a quitté la journée avant que son premier anniversaire. Il est quand même assez constant. Exactement. Euh, nous avons également en 1967 l'étiquette CBS qui sort simultanément 545 tours de Moby Green.、Oui, D'ailleurs, on dit que c'est une des opérations promotionnelles les plus désastreuses、oui. de l'histoire du rock,、euh, puisqu'on、euh, a sorti, extrait 545 tours, donc l'entièreté de leur premier album,、mm -hmm. en disant c'est tellement bon cet album-là que. Ça faut va se faire comme des pièces. e s t ça, on va faire 545 tours avec les 10 pièces. Euh, du disque. Sauf que、euh, les, dans les stations de radio,、euh, les gens ne savaient pas à quelle pièce il fallait faire tourner. On tournait n'importe quoi et、euh, les journalistes ont vu ça comme une opération très prétentieuse.、Ouais. Alors,、euh, ben, pff, ils se sont plantés. Oui,、euh, vraiment pas une, une très bonne idée.、Mm -hmm. à ne pas jamais refaire. Non, non. Ben, ça, ça, ça a un peu détruit la carrière de Moby Grape. Exactement. C'est ce qui est vraiment i m r t a i s t un. Quand même, j'ai des amis, moi, qui、euh, adorent cet album-là,、ouais, et... Moby Grape. C'est un très bon groupe Il y avait un très bon son et un très bon fond musical,、ouais. justement. C'est、mm -hmm. vraiment dommage que ça, ça, ça n'ait pas fonctionné.、Ouais. Nous avons par la suite, en 1972, les Rolling Stones qui débutent une série de quatre semaines au numéro un du palmarès des ventes américains et、euh, en avec, 72? Sur,、euh, oui, avec si. euh, Exile on Main Street. Ah oui. sûr. Ah,、ouais. Nous avons par la suite, en 1999, une, une adolescente qui est piétinée à mort lors d'un concert de Hall dans un festival en Suède. Hum. Vraiment très dommage. Des choses qui arrivent justement dans les concerts qui sont,、euh, sont affreuses, en a i t Oui, tout、affreux. à fait.、Euh, des des de grandes tragédies. Oui. Nous passons maintenant oui, au 18 juin,、euh, cette fois-ci en 1942. Nous avons la naissance de James Paul McCartney. Oui. Célébré,、euh, célébrera, célébrer, oui célébrera dans la version originale ou célébrer、euh, ses 69 ans.、Euh, bien sûr, on peut dire que c'est la Saint-Paul,、oui. euh, cette journée-là. Tout à fait. Et、euh, en passant, Paul McCartney est de retour à Montréal, hein,、oui. en spectacle, c'est le 26 juillet. Exactement. Et petit Vénard, Alain Lefebvre, tu as déjà tes billets. Oui. Je suis très, très, très, très heureux. <rire> très heureux. Je, je suis tout à fait comblé. Donc, je vais aller voir Paul McCartney. C'est fantastique. j a s r i v e r a i comme les autres à stresser lundi、oui. matin à savoir si je vais pouvoir avoir une visite. Oui, Mais je te le souhaite. Je te le souhaite ardemment.、Euh, C'est le fun aussi qu'il soit là le, le 26, deux jours après le Heavy MTL, parce、mm -hmm. que quand on va voir Paul McCartney, là, Tout est plate après. Oui, exactement. Sérieusement, là, quand j'ai vu Kiss、euh, il y a deux ans, deux jours après Paul McCartney, là, je, je peux te dire que c'était vraiment plate. <rire> tu sais, pourtant, c'était quand même bon, là,、ouais. mais c'est parce que Paul McCartney est vraiment hallucinant e spectacle. Ah, c'est vraiment génial. C'est、mm -hmm. le plus beau concert que j'ai vu. dans、oh, l'année.、Ouais. Euh, j'ai vu deux fois, moi, pour,、mm -hmm. pour ma part, et、euh, c'est ces deux concerts、euh, vraiment génials、mm -hmm. qui ont surclassé tout ce que j'avais vu jusque-là.、Ouais. Pas mis mon show de Québec, moi, pas du tout. Là, mais...、Euh, ça dépend de la section. Mais, mais ouais, à Halifax、e、et à Montréal, c'était、euh, fantastique. i o u t dire qu'à Québec,、euh, moi, j'avais la chance d'être assez proche de la scène, justement,、mm -hmm. pour vraiment、euh, apprécier le concert. Et les gens autour de moi bon, étaient.、Euh, on sait, à Québec, la foule, surtout lorsque c'est des spectacles gratuits, sont peut-être un、en、peu tout coup, agressifs. plus. Moi, je peux dire que les gens violent, qui、ça. étaient autour de moi, là, à Québec, étaient incroyablement agressifs.、Mm -hmm. Je n'avais jamais vu ça, nulle part, de, dans aucun show métal. Je n'avais jamais vu des gens aussi agressifs. Et là, ce n'était pas le mec q était. g a n e n reviens à ça. Oui, c'est des gens qui étaient、euh, fatigués de leur journée, qui parfois avaient passé pratiquement 24 ouais, heures. J'avais passé à lui, moi. En plus.、Euh, Attends u o n me r e t r o u v a quoi, à 100 pieds du stage. C'est un, un peu dommage.、Ouais. C'est pour ça que je dis que ça n'avait pas été un bon concert. Non, vraiment. m a l i f a x ça avait été fantastique. Oui, s J'étais à、paraît. 10, 15 pieds de lui. Oui, il y avait moins de monde aussi. Oui, c'est、euh, ouais, ça. Il y avait quoi 300 000 personnes à Québec Oui, exact. Du moins, c'est ce qu'on a annoncé à un moment donné. Oui, c'était pour, pour, pour donc, motiver les gens, peut-être,、mm -hmm. parce qu'il y avait peut-être un peu moins de 300 000,、ouais. là, mais quand même. Je pense qu'à Halifax, il n'y avait même pas 100 000. Non, c'est ça. Il faut ça, ben, dire que ça coûtait 125 pas quoi. Oui, ça décourage plusieurs personnes.、Mmh. <rire> Nous allons voir la suite en 1967.、Eh bien, euh, après s'être engueulé avec les Who,、euh, à savoir qui allait clôturer le festival à Monterey, Jimi Hendrix monte sur scène et donne la performance de sa vie. Il met entre autres sa guitare en feu, rendant le、ouais. travail difficile pour les Who qui le suivaient.、Ouais, c e s t incroyable hein, cette、euh, performance-là.、Oui. Si tu si as la chance de voir le, le film、euh, Monterey, là, C'est incroyable comment il était en feu. C'est un des, plus,、euh, des concerts les plus stupéfiants là, oui, de l'histoire du rock. Et,、euh, mais pourtant, Pete Tanchon aurait dû savoir、euh, oui. qu'il allait se faire manger par Hendrix. Là, mais exactement. Que... Mais il tenait surtout à la, la, la, la réputation des Who, donc des、oui. grands groupes r o c k qui étaient là avant Jim Hendrix. C'est、euh, vraiment ça, pas le même que, type de musique. Même, sauf que lui-même, Pete Tanchon, il était allé voir,、euh, après avoir vu Jim Hendrix en spectacle à Londres, il est allé voir Eric Clapton, qu'il ne connaissait même pas à l'époque.、Oui. Il lui a donné rendez-vous dans un cinéma. Et la première chose qu'il a dit, il dit Je viens de voir un g a r s e n spectacle hier soir, il va tous nous mettre au chômage. <rire> et puis là, il s'en va à Montréal et il insiste pour jouer après Hendrix. C'est pas fort, ça. Ouais, vraiment, c'est pas une très très très bonne idée. <rire> Euh, nous avons par la suite en 1968,、euh, le Théâtre National de Londres présente la première de Innison Wright,、euh, une euh, adaptation du livre de John Lennon,、ouais. hein, euh, qui avait été bien sûr très populaire.、Ouais, je ne sais pas, pas ce que, que ça a donné. donné hein. Hein.、Euh, aucune idée, ça devait être très expérimental、ouais. comme théâtre. Hihihihi. <rire> <rire> Euh, nous avons par la suite, en 1977, Boston, qui est au numéro un du palmarès pour la troisième fois de leur carrière avec Peace of Mind. Oui, très bonne pièce,、euh, ouais. excellente. J'ai fait tourner la semaine dernière à l'émission. Ah, b i e j'ai Et、euh, c'était plaisant parce que、euh, le groupe qui ouvrait pour d e e Purple là, à、mm -hmm. Québec, là, il y a deux semaines,、euh, c'est un groupe、euh, qui s'appelle、euh, The Automatics. OK. Et il、euh, y a deux membres de Boston qui en faisaient partie. Ils ont fait un medley. l e s plus grands classiques de Boston et c'était vraiment, vraiment cool. Ah ben、ouais. C'est génial, c'est génial, c'est une très bonne idée. a l o r s j'essaierai d'aller voir des vidéos、euh, <rire> sur Internet. En <rire>、euh, 1977, les Beatles se retrouvent au numéro 1 du palmarès des ventes d'albums avec、euh, le concert au Hollywood Bar、oui. donc, qui avait été remixé. On、oui. avait essayé d'enlever le plus possible les cris des jeunes filles.、Euh... Ouais, ça ne sonne pas très bien, mais non, je、exactement. pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à l'époque avec la, la technologie euh, Effectivement. Euh, qui était disponible. Et j'ai vu d'ailleurs des vidéos du Chase Stadium d e r n i è r e Sur YouTube, et il faut dire que le son aussi était assez particulier、ouais. là-bas.、Ah, b e n écoute, il n'y avait même pas de, de, de PA. Non,、euh, c'est ça. C est, c est, on se servait des haut-parleurs、euh, pour、euh, s'adresser、euh, aux gens. gens C'était vraiment. Stade. Et, et le, le micro de John Lennon qui, en plus, faisait défaut. Dans, dans les premières pièces, on n'entend pratiquement pas chanter et on entend juste George et Paul. <rire> Euh, nous avons par la suite en 1977 Fleetwood Mac qui est au sommet du palmarès américain avec Dreams. Et également, en 1977,、ouais. euh, après une soirée bien arrosée, Johnny Rotten et Paul Cook des Sex Pistols sont attaqués par un gang qui,、euh, on peut l'en bien s'en douter, n'étaient pas des fans de punk et de pistols.、Ouais. Peut-être qu'ils venaient d'acheter leur album aussi. Ouais, peut oui, peut-être. <rire> Ils se sont sentis insultés、euh, un peu par, par, par ce groupe de jeunes,、euh, jeunes effrontés、ouais. de, de la musique. <rire> Euh, nous a v o n s également en 1994 les b e a s t i e Boys、euh, qui entrent dans les palmarès des ventes d'albums au numéro 1 avec i l l Communication. Bien sûr, b e a s t i e Boys qui sont toujours entre ben,、oui. le rap et le. Par, rock parlant de jeunes effrontés.、Hein? Oui. À l'époque,、oui. ils étaient très effrontés. Exactement. En 1 96. En 96, oui, Beck lance Odelay,、euh, grand album,、euh, son, son album le plus populaire, je crois,、euh, Avec,、ouais. euh, avec euh, bien sûr,、euh, Gold Rush, quelque chose. J'oublie toujours les noms d'albums, je ne s i s très bon, mais bon. m e l o Mellow, voilà, Mellow, Mellow,、euh, Mellow Gold, qui、Goldie. était、euh, donc, son, son premier album, ou en tout cas dans ses premiers, où on retrouvait、mm. Loser. C'était v... le premier, ça, Mellow, il me semble. Il me semble que oui. il Je ne suis pas un très grand connaisseur de la carrière. c é t t en 93, ça, 94. Ouais, quelque chose. Oui, quelque c h o s 90. Ce qui nous amène au 19 juin, la dernière journée de la semaine. Et effectivement, nous débutons en 1950 avec la naissance d'Anne Wilson, chanteuse de Heart. Oui, excellente chanteuse. Oui, une très, très, très belle voix, c'est vrai. Donc, c'est 51. 61 ans. 61 ans plutôt. Oui, 61 ouais. ans.、Euh, également en 1963, nous avons la naissance de Simon Wright,、euh, batteur pour ACDC et Dio, qui lui célébrait ses 48 ans. Ouais, il est quand même assez jeune.、Euh, ouais. je, je pense que c'est lui qui était là euh, pour euh, Flick of the Switch. Oui, il me semble que oui. Euh, donc, euh, je crois, en crois plus,、euh, chez c d c la seule rotation qu'il y a eu, c'est au niveau de la batterie, si on ignore、oui. le, le, le changement、euh, de chanteur. Le, bas, le bassiste qui n'est pas ah original, oui. Oui. Oui. Ah, je croyais que c'était original. Non non, non, non, non. Donc,、euh, du groupe original ACDC, restent les deux frères Young, dans le fond. Oui, Phil Rodd,、euh, qui, qui, qui est le batteur original,、ouais. est revenu de, depuis. Ah, effectivement, c'est vrai, vrai.、Mm. j'avais oublié ça. Euh, nous avons également en 1965 les Rolling Stones、euh, qui obtiennent leur premier numéro 1 au palmarès américain avec Satisfaction. Oui, c'est Marseille c l a s s i q un e u des plus grands des années 60. Effectivement. Et parlant de grands c l a s s i q u e s aussi en 1966.、Oui, les、hein? Beatles qui sont au numéro 1 du palmarès, eux avec Paperback Writer, bien sûr, une très、mm. très très belle pièce qui avait été jouée à Montréal lors du dernier passage de Paul m、oui, c c a r t n e y Oui, c'est vrai. Mais il l'avait fait aussi à Halifax et d'ailleurs il s'est trompé. Il est parti dans la mauvaise tonalité.、Ah, et oui. Il s'est excusé et,、euh, les <rire> autres lui ont dit. Oh, c'est pas grave, on t a r e ç u o u i c'est t a i t genre son.、Euh... C'est toujours très intéressant, ça, parce que les grands des、euh, grands, les grands se, se, se trompent ou、ouais. euh, font des petits accros, mais c'est toujours particulier, ça les rend humains.、Ouais, c'est parfait. À fait. Euh, nous avons également en 1967, dans une entrevue télévisée, Paul McCartney toujours affirme avoir pris du LSD, ce qui n'a pas plu aux autres Beatles qui préféraient garder cette histoire secrète. Ouais, en fait, c'est que Paul uh, rechignait. Uh, ça, ça lui a pris du temps avant que les trois autres le convainquent、mm -hmm. d'essayer le, de le, le LSD. Et puis,、uh, finalement, quand il l a fait, il était le premier à se vanter de le voir. <rire> Très particulier.、Ouais. Il, y avait, euh, il y avait une peur,、euh, une assez grande peur, justement, entre autres, du LSD. CD, ouais. bon Pour les qualités hallucinogènes et tout. Euh, et、euh, c'est vraiment particulier de, de le voir aller en parler, comme si de rien n'était en plus, parce、ouais. que lorsqu'on、si、r e garde l'entrevue, il ne fait pas vraiment pas un plat avec ça. Oui, j'en ai pris. <rire> C'est vraiment、ah, très Les gens étaient très d a ï f s à l'époque. Oui, exactement. Plusieurs <rire> savaient même pas c'était quoi la LSD.、Okay. Et nous terminons donc en 1971 dans cette semaine d'éphéméride avec Rod Stewart qui lance Every Picture Tell a Story. Oui, un i m m e n s e classique、mm -hmm. euh, que j'ai f a i s tourner une face complète、euh, il y a quelques semaines de,、oui. de cet album、euh, avant qui que... contenait ma guimée. Oui, une très, très、mmh. bonne pièce.、Oui. C'était avant que Rod Stewart devienne, et là je, je te cite, devienne Kéten、oui. euh, dans, oui. dans, dans, dans le futur,、oui. si on veut. Oui, bien, à partir du milieu des années 70. Je ne sais pas que ce qui s'est un... passé avec Rod Stewart et Elton John. C'est a s s t La, la deuxième moitié des années 70, là, il s'est posé quelque chose à balayer. e Ils s'en sont jamais remis. <rire> oui. Exactement. <rire> eh bien, merci beaucoup, Simon, merci encore une fois. Merci d'avoir reçu.、Euh, je vous rappelle que Simon、euh, anime deux émissions cet été.、Euh, un genre de bleu. Ça, c'est les jeudis à 21h, en reprise、euh, les samedis à 19h et, euh, Le, le, le, le, le mercredi. Le mercredi. À, à, midi, à 13h. À 13h,、ouais. oui. Et、euh, aussi, album classique. Album classique. Oui, oui. qui passe juste avant.、Oui. Euh, classique le vendredi à 10h. En reprise le mardi à midi. Merci beaucoup encore une fois. Et surtout,、euh, très bon concert ce soir. Oui, merci beaucoup. Vous êtes l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant débuter notre 3 pour 1 avec notre jubilaire du jour, Paul McCartney, avec trois de ses compositions parmi les meilleures pendant qu'il faisait partie des Beatles, en commençant par cet immense classique qu'il a enregistré il y a exactement 46 ans cette semaine, y e s t e r d a y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 Say. I said something wrong、well, now. I l o n g for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.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 I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.、Mm -hmm. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. C'est La bonne pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours deux pour un, au 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. Notre é mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 t p u c f e e l i n g c'est tiré de leur、euh, dernier album sorti、euh, de façon chronologique, c'est-à-dire Let It Be de 1970. c e s t juste avant ça, on a entendu une autre composition de Paul McCartney, Helter Skelter. Ça, ça nous vient de l'album blanc de 1968. Et au début du bloc, on a entendu Yesterday, qui est probablement sa pièce、euh, la plus connue de tous les temps. C'est tiré de la trame sonore、euh, du film Help. En 1965, mais curieusement, on n'entend pas cette pièce dans le film, on la retrouve seulement sur le disque. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et j'ai maintenant l'immense plaisir de recevoir mon très grand ami, l'épouvantable Dr. Pendragon, qui est en vacances cette semaine, qui est venu faire un tour à Rock Classic une fois de plus. Bonjour, docteur. Bonjour. Mon cher Alain, comment vas-tu? Ça, Ça va, va très, très, très, très, très, très bien. Oui. Très bien. Je m'en vais fort heureux parce que moi aussi, je suis dans une forme、euh, resplendissante. Pratiquement. Écoute,、euh, la question que je me pose et que beaucoup se posent,、euh, j'ai toujours pensé que tu étais une espèce de vampire,、euh, mais je vois que tu n'as absolument、euh, aucune difficulté à sortir au soleil. À... Tu es quoi au juste? Je suis un amalgame entre le fruit de votre imagination et les pires atrocités de cette humanité. <rire> Et bref, je dois dire que la crème salaire, il fait pour beaucoup. Oui, oui. <rire> En tout cas, on voit que tu as l'air très jovial là, sur le site web de ces o u i d'ailleurs,、euh, je me rends compte que tu as une bonne collection de mes photographies, je n'ai même pas moi-même. <rire> <rire> Et là, tu es venu nous présenter、euh, tes choix en matière de classic rock aujourd'hui. Yes.、Euh, donc, on va entendre de très bonnes choses toute la journée. On va commencer avec un premier bloc、euh, de trucs、euh, des années 60. Et là, tu as choisi Cream. Oui,、euh, en fait,、euh, C'est le 3 pour 1 aujourd'hui. o i s 3、ça. pièces des mêmes formations, des mêmes artistes.、Euh, Cream, parce que、euh, je dois avouer que c'est une formation que j'ai connue, j'ai découvert sur le tard.、Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup le, le rock classique, ces choses-là. En fait, j'en écoute. Probablement plus qu'autre chose. Mais,、ouais. euh, et puis, je me suis attardé à un certain moment donné à, à cette formation-là. J'étais comme rendu là.、Mm -hmm. Et puis, e me u i s c'est cool ça. C'est vraiment la sonorité là, des années、euh, hippies.、Ouais. Tu sais, et en même temps, c'est、euh, les fondements, les débuts, les premiers balbutiements du métal.、Euh, oui, d'une certaine façon.、Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces bandes-là, c'est la rondeur. de La basse.、Mm -hmm. tu sais, C'est une basse qui n'est pas tellement définie, mais qui donne une rondeur avec une dimension、ouais. assez particulière. J'aime beaucoup les percussions dans、ouais. ces, ces bandes-là. Donc, on va entendre trois pièces de cream. À l'instant, on va en. En fait, c'est probablement ma préférée jusqu'à présent. On va entendre Sweet Wine. Oui, qui est une pièce obscure. Et les deux autres, par contre, ils sont très connus. Ben, c'est des flags. C'est des classiques. On écoute ça tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Toit-Rivière. C'est fou! Dimension r o c k c l a s s i q u e jusqu'à 17h. <muches> La pièce White Room que l'on retrouve sur l'album Wheels of Fire, un album qui est paru en 1968. Oui, que j'ai écouté à、euh, satiété lorsque j'étais enfant. Beaucoup de souvenirs、euh, de mon enfance,、euh, des étés passés, à écouter à longueur de journée cet album、euh, qu'on avait découvert dans la. Collection de disques de ses parents qu'il avait acheté par erreur et qui avait été horripilé en l'entendant. <rire>、oui. Et nous, nous étions tout à fait charmés.、Euh, c'est un album, un c'est des albums que j'ai écouté le plus dans ma vie, Wheels of i r e C'est très bon. C'était précédé de Mais toujours la Cream, évidemment, avec Sunshine of Your Love,、mm -hmm. qui est probablement une des pièces qui est les plus connues de eux, qui est très emblématique de cette époque.、Ouais, c'est probablement plus. la plus connue avec、euh, White Room. Probablement, oui. Et c'est une très belle pièce d'été, hein? Tout à fait. C'est tiré de l'album d e s i r a e l i Gears, qui est paru en 1967. Et、oui. nous avions ouvert ce bloc de cream. Bloc de cream, c e s t d u beau, <rire> mais bon. Avec、euh, Sweet Wine, qu'on retrouve sur Fresh Cream de 1966. Oui, ça, c'est leur、euh, premier album. Ils、ah, ont eu le temps d'en faire seulement quatre、euh, avant de.、Euh, Le chiao pogne. Ben, c'était monnaie courante. Oui, ben, en fait, ils ne s'entendaient pas du tout.、Euh, Ginger Baker et Jack Bruce étaient couteaux tirés constamment t、euh, ça ne faisait pas une très belle atmosphère. Un très b e l atmosphère. Voilà. <rire> vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons notre traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire que nous vous présentons uniquement des blocs de 3 en pièces par un seul et même artiste ou groupe. Et le prochain artiste, de qui s'agit-il a、okay. u c u e idée. j i m m Hendrix. Ah oui. Euh, ben, écoute,、euh, vous en avez parlé tout à l'heure avec Simon, et puis,、euh, c'était drôle parce que, <rire> quand Simon faisait la nomenclature que Jimmy avait allumé s a g u i t a r e il était vraiment en feu, puis l pas juste lui qui était en feu cette fois-là. C'était un, un incontournable, Jimmy a n d r e i s t Et lui aussi, ça v a l a i t d'être vraiment un chic type, là, malgré、ouais. ses, euh, ses b o i s en fait, les... c'est, c'est la réputation qu'il a v a i t timide. Et, et extrêmement gentil. Oui, tout à、ouais. fait. On va l'écouter avec、euh, deux pièces tirées de son révolutionnaire premier album, en commençant avec ce classique.、Euh... Mmh, c'est définitivement pas. Non, <rire> c'est Jim Hendrix. Je pense que c'est quelque chose qu'on va entendre plutôt tout à l'heure.、Oh, Ça,、yeah. c'est Jim Hendrix. Fire. <rire> Vous êtes sur les ondes de la radio Gabus, c'est fou! Let's do your fire. Hey, let's stand, let's do your fire. Whoa, l e t me stand, baby. l e t me stand. Yeah, baby. Listen here, baby. This step acting so crazy. Let me stand next to your fire.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 I'm gonna quit it. せの。 Avec un peu le personnage.、Ouais. Euh, je présume qu'il était très à g e u n aussi à cette époque-là.、Euh, on vient d'entendre la longue pièce t u r l s t o n e from the Sun、euh, que l'on retrouve sur、euh, le premier album Are You Experienced de 1967. Oui, qui est probablement la plus marteau aussi du disque. Ben oui,、j、oui, effectivement. <rire> ben, écoute, c'est un petit peu、euh, hypnotisant comme pièce. Oui. Euh, juste auparavant, nous avions Crosstown Traffic,、euh, qu'on retrouve sur Electric Ladyland, Ladyland pardon, qui est paru en 1968. Oui, et, son troisième album. Effectivement. Et on revient à Are You r e x p e r i e n c e en 1967 avec la pièce Fire. Oui. Immense et classique. Oui. Et c'était la plus connue、euh, des trois. Quoique, Crosstown Traffic.、Euh, oui, mais moins que Fire. Oui. C'est ça. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie du Dr. Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous présentons notre traditionnel 3x1, c'est-à-dire que nous vous présentons uniquement des pièces,、euh, des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Et le prochain groupe,、euh, on en a eu un petit avant-goût. <rire> oui,、ah ouais, ouais, on a eu un, un riff.、Euh, tu sais que c'est la première fois que je collabore à ton 3x1? Oui. J'ai eu beaucoup de difficultés à concocter、euh, mes, mes choix musicaux parce que je c o n n a、ah, i s mais... s e u l e m e n t une pièce à chaque groupe. <rire> t'as bien fait ça parce que、euh, d'habitude, dans 3 pour 1, c'est souvent deux pièces assez connues avec une pièce un peu plus obscure et là, c'est exactement ce que t'as fait pour l e Disneyland. Oui, c o n n a i s u ça, toi? <rire> Quel heureux hasard! <rire>、euh, ben, je suis allé avec mes goûts. Euh, oui, effectivement, Led Zeppelin, quel groupe, je sais que c'est ton groupe préféré. Oui, c'est mon groupe préféré.、Euh, c'est un groupe que j'estime énormément, moi aussi,、euh, pour l'ensemble de l'œuvre et non pas、euh, point par point, parce qu'il y a des albums qui sont assez ordinaires. Oh,、pour、oui, il faut l'avouer. Present,、ouais. c'est pas très Coda, bon. Euh, Coda,、euh, c'est pas terrible. In Through the Outdoor, il y a quelques p e t i s C'est ça, In Through the Outdoor, c'est comme dernier album. C'était.、Euh, c'est comme le End of the War Tree. C'est pas de fort. C'est pas fort. Mais quand même, il y a d e s Une excellente pièce de Led Zeppelin. On va、oui. en, en écouter trois à, à l'instant. On va débuter ça avec Good Times, Bad Times, qui vient du premier album de 1969.、Oui. Mm -hmm. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à t o i r et b i e n c C'est faux! 89.1 FM! t r a v a e r nos f o r c e Fondu, ça, hein?、Oh! Et quelle pièce d'ailleurs aussi.、Ouais. Moins connue.、Euh, par contre, c'est un riff d'équateur absolument hallucinant. Art on t e Ties, en passant, c'est une expression anglaise qui signifie en. qu'on pourrait traduire en bon québécois par partir sa brosse. Ah, j'aurais pas pensé ça de ces g o t s l à C'était évidemment l e d Zeppelin, c'était tiré de l e d Zeppelin III, qui est、ouais, barré en 1970, qui est un bon album, mais malheureusement, je trouve que par m o m e n t il est très inégal au niveau de la production. Oui.、Euh, spécialement quand l'album débute avec、euh, Immigrant s o n g c'est très,、euh, très noisy, c'est très s a u t beaucoup plus faible même que le reste des pièces.、Euh, je trouve ça un petit peu poche qu'en 2000, dans les années 2000, on a encore des albums qui n'aient pas été.、Euh, Comme ça.、Là. mais bon. Pourtant, mais il, a il a été remasterisé、euh, au moins deux jours. Ouais, ben, probablement que le s gars q u e l'a fait était e n h o r d of the Tides. <rire>、euh, <rire> juste auparavant, nous a v o n s Ramble <rire> Arm, que l'on retrouve sur Les e p p e l i n i i、oui. Et tout un concept, hein, parce que c'était les trois premiers albums, trois pour un, trois p a s r u Faut aller y songer. C'était vraiment s o n g e Qui est paru en 69, euh, euh, oui, 69, Les e p p e l i n II Et on a ouvert avec Good Times, Bad Times, qui est tiré du premier opus de cette formation britannique, qui est paru en 1969 et qui, selon moi, est un des meilleurs albums de discographie, le premier. Moi, moi personnellement, c'est mon préféré, le premier. Il e s Tout vraiment très...、Euh, tout le monde parle du d e p l o m 4, o n、ouais, parce que. Avec un rock'n'roll, Black Duck, c'est Witwit,、ouais. et tout de、ouais. suite. Ça,、euh, mais personnellement, moi, je préfère.、Euh, J'ai toujours préféré le premier.、Euh, D'ailleurs,、euh, Good Times, Bad Times, c'est la pièce qui ouvre l'album, mais c'est aussi la pièce avec laquelle les d e p l o m ont euh, ouvert euh, leur dernier concert. Ah hein, oui? Il y a q u ans. t r e a On est à O2. C'était avec Jason Bonham, ça, je pense. Oui,、okay. oui. Et malheureusement, c'était la dernière fois, puisque Robert p l a n t r y n'est pas intéressé.、Euh, oui. Il doit partir faire son coloriage et <rire> des activités solitaires. Robert Plant qui sera en concert d'ailleurs、euh, la semaine prochaine, vendredi prochain.、Euh, C'est dans le cadre du festival de jazz, même si en réalité le festival de jazz ne sera pas commencé, débuté.、Euh, oui, d'ailleurs.、Euh, mais moi,、euh, la carrière solo de Plant m'intéresse plus ou moins. Ben,、euh, je te dirais que t a s pas t o r d t es comme beaucoup de gens. Euh, moi, ça m'emballe pas tellement. Je veux pas, là, cette fois-ci. Je, je trouve que généralement, des, des, des formations d'importance comme ça, qui ont marqué, lorsqu'ils se d i s s o u t pour une raison ou pour une autre, individuellement, ça n'a pas autant、ah non. Euh, de, non. de flamboyance. C'est bien sûr. En tout cas, il est en spectacle. Vendredi prochain,、euh, à la place des a e u r e s a u c u n e idée s'il reste encore des billets. Ça me s u r p r e n d r a qu'il r e e s billets. On s'en fout pas mal. <rire> <rire> vous êtes à l'émission Classique en compagnie du Dr. Pendragon. C'est、yeah. lui qui dit ces monstruosités-là. Et、euh, moi-même, Alain Lefebvre,、euh, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. aujourd'hui, nous, nous vous présentons. Notre traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire que nous vous présentons comme ça des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Dans la prochaine heure, dans une vingtaine de minutes, en fait, je vais vous présenter ma chronique des groupes obscurs. Cette semaine, je vous présente une formation anglaise de la fin des années 60 qui portait le nom de d e v i a n c e Pour le moment, on va y aller avec un de tes groupes préférés. Cher、ouais. ami Docteur, de qui s'agit-il Formation mythique. Qui, elle, encore est considérée par bon nombre d'amateurs comme étant un des instigateurs du heavy metal. Black Sabbath, formation Made in UK. Trois pièces qui sont tirées encore ici des trois premiers albums consécutivement. On va débuter avec une longue pièce, plusieurs mouvements, en fait, trois mouvements, quatre mouvements même. Wasp Behind the Wall of Sleep, b a s c a l e NIB. C'est excellent. C'est ce qu'on écoute.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 Vous êtes assez fou s pour l'écouter. Une、excellente pièce de Black Sabbath qui est tirée de l'album Master of Reality de 1971 et c'était le troisième album de cette、oui. formation mythique et légendaire.、Mmh. C'est pas ton préféré, ça Non. Non, non. Master of Reality non. non. Non. Ah, non. C'est、okay. pas mal premier, ouais. Ouais. Bon, moi, moi aussi, le, le premier, mon préféré. Oui. Moi aussi, c'est le premier, mon préféré. D'abord, c'est le deuxième. <rire> parce que. Parce que y, y,、euh, Il y a des r e l e n t s de psychédélisme、euh, sur oui, le premier il, et j'aime ça. Il est très raffiné. Oui, oui. C'est、ouais. très intelligent comme composition.、Euh, juste auparavant, nous avions Jack the Stripper qui Une espèce d'introduction à Fairies Wear Boots, ce、mm. qui paraît sur、euh, Paranoid, 1970, deuxième album. Pour la plupart tu... des gens, c'est leur album préféré. Mais c'est un très bon album.、Oh, oui. C'est un très bon album, Paranoid.、Oh, oui. euh, et nous avions en ouverture de cette, ce 3 pour 1 de Black Sabbath,、uh, Wasp Beyond the Wall,、uh, the Wall of Sleep, pardon, Basically in N.I.B., qui est tiré de l'album éponyme de 1970. C'était le premier album qu'il faisait sous le nom de Black Sabbath.、Oh, oui. C'était le premier album qu'ils faisaient tout court. Il y avait Earth avant, je pense qu'il n'y avait ouais, mais en... rien enregistré. Ben, ils ont、Earth. enregistré, mais ce n'est pas paru. Ah o u Il c'est ça? i y a des tapes qui s o n t、euh, s e m b l a i e n t i l、okay. Parce que Earth était plus un groupe de, groupe de blues. Je ne dis pas des, des tapes en fonction de faire un album, mais des. Des, ses des sessions qui ont été enregistrées.、Mmh, J'ai jamais entendu ça. Je les ai chez moi, je pense. Ah oui? Oui, je les ferai écouter. D'accord. Sur les huit pistes. <rires> vous êtes à l'émission Classique en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui.、Ouais. Et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée a u racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous présentons notre traditionnel 3 pour 1. C'est-à-dire que nous vous présentons uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe de rock psychédélique anglais extrêmement obscur de la fin des années 60 qui portait le nom de Deviants, les Déviants. Oui.、Ah, c'est pas un très beau nom. Ben, disons que c'est <rire> augure. <beau gueule, hein? rire> c'est un groupe qui a été、euh, fondé par le chanteur、euh, Mick Farren qui s'est surtout fait、euh, connaître en tant que journaliste et critique、euh, de rock. Il a recruté comme ça, entre autres, le chanteur et batteur John Alder, dont je vous ai parlé la semaine dernière dans la précédente chronique qui portait sur le groupe Twink. Alder, qui était comparé par certains à Kevin Ayers,、euh, Kevin c o y n e Robert Wyatt,、euh, Sid Barrett donc, une espèce de génie torturé et incompris par ses contemporains. <rire> The Deviants évoluait dans l'underground anglais, très branché et absolument inconnu du public. u、euh, n milieu, en général,、euh, qui a vu,、euh Évoluer des groupes par la suite comme、euh, Hawkwind,、mm -hmm. euh, le Edgar Broughton Band, les Pink Fairies.、Euh, les Devianes, ce n é t a i t pas de très bons musiciens, mais leurs、euh, maigres compétences ont été utilisées à fond、euh, sur leurs、euh, trois premiers disques qui sont parus entre 67 et 69. Des albums qui n'ont eu absolument aucun succès, on s'en doute, mais qui ont euh, marqué、euh, l'underground psychédélique et hippie. Les hippies qui étaient、euh, la cible comme ça des f o o s des attaques de l'establishment et de la droite、euh, britannique. À la fin des années 60, la droite qui était、euh, tout à fait révoltée par les hippies.、Euh, les deux magazines underground qui supportaient les d VN, soit It et Oz, ont d'ailleurs été victimes de rafles policières et on dit que le premier album du groupe, qui est intitulé tout simplement Ptouf,、oui. est, est paru en 67,、euh, album fort éloquent du climat de peur et de paranoïa qui régnait dans les milieux marginaux à la fin des années 60. La plupart des groupes avaient une approche.、Euh, Je dirais douce, peace and love, alors que d'autres,、euh, comme les Mothers de Frank Zappa, MC5, et les Deviants, eux, adaptés. une attitude,、euh, provocatrice des, d e v i a n t s s aimaient à joyeusement provoquer l'establishment en lançant des f r a s e s c h o c comme, euh, euh, nous sommes ceux qui pervertissent vos enfants,、euh, <rire> pièce qu'on retrouve sur la pièce,、euh, sur la pièce,、euh, des paroles qu'on retrouve sur la pièce de People Sweet sur, euh, leur euh, troisième album. Mick Farron était convaincu que la musique c'était un excellent véhicule pour、euh, fomenter des changements dans la société et,、euh, c'est avec les Deviants qu'il s'y est appliqué. On va tout de suite écouter trois Morceaux tirés de chacun de leurs、euh, trois albums paru à la fin des années 60. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du v r a i rock obscur et bizarroïde à trois v e Vous allez voir, c'est vraiment bizarre. C'est f o u 89 FM. The Deviant's Album. Right, right, r i Street. Gonna walk down your block. Walk up to your door. Push open your door. Step inside your hall. I'm l o o k i n good. g Yeah, I'm l o o k i n good. g Mmm, s o good You. Well, I'm g o n n a hold you. Well, I'm g o n n a kiss you. Well, I'm g o n n a Well, I'm g o n n a Well, I'm g o n n a Well, I'm g o n n g to. Making records is very much like sparrows and wires. When a sparrow lands on a telegraph wire, it's a complete, encapsulated reality. There's no way of deciding between one sparrow landing on a telegraph wire and another. They're different, but they're the same. Each one has its own things that say it's good and its own things that are wrong. You can't decide which one is the best, it's very difficult. Making records is very much like that. C'est un groupe de rock psychédélique et acid rock anglais en fait, très obscur depuis ben, les ouais, années 60. Très étrange <rire> Deviant, c'est un des plus étranges que j'ai p a s s é Je trouve qu'ils portent vraiment bien, bien leur nom. <rire> On vient d'écouter trois pièces tirées de chacun de leurs albums parus entre 67 et 69. On vient d'entendre la pièce Death. of a dream machine, qui est tiré de leur troisième album, simplement intitulé Three, et、euh, dont le chanteur Mick Farren a déjà dit qu'il avait été superflu et manquant tout à fait d'inspiration. Euh, ils n'ont même pas réussi à trouver rien de mieux comme titre que Three pour、euh, ce troisième <rire> disque.、Euh, juste avant, on a entendu、euh, leur pièce Sparrow and Wires、euh, qu'on retrouve sur leur、euh, deuxième disque Disposable de 6 8 Et au début du bloc, on a entendu I'm Coming Home, le morceau qui ouvre leur、euh, premier album、euh, intitulé Ptoof,、ouais. sorti en 1967. Et on l'a remarqué, ils n'étaient pas tous accordés sur、non. cette pièce. Non, ça va l'air secondaire, ça. <rire> Euh, J'ai dit précédemment, le chanteur Mick Farren、euh, était convaincu que la musique, c'est un excellent véhicule pour fomenter les changements dans la société. Euh, et、euh, c'est avec les Deviants qu'il s'y est appliqué. Malheureusement, les idées de Farren étaient probablement plus excitantes que sa musique, puisque les albums、euh, des Deviants sont en général、euh, vraiment moyens. Le groupe a cessé ses activités à la fin des années 60 quand Farren a enregistré son album solo Mona Lisa. En 1970, qui est considéré par certains comme un véritable chef-d'œuvre. Et、euh, aussi, quand le batteur John a l d e r a enregistré le disque sous le nom de Twink, un album qui a permis la rencontre comme ça des musiciens qui ont euh, formé euh, par la suite un groupe de proto-metal,、euh, proto-punk plutôt, très influent, dont je vais vous parler dans deux semaines, du nom de Pink Fairies. Album Twin que j'ai présenté la semaine dernière a v e Classic. e c l Pour ce qui est des Deviants,、euh, m i c k f a r r i n les a ressuscités à quelques reprises depuis les années 70 et leur、euh, dernier album remonte à 2002, un disque intitulé、ah, oui? euh, Dr. Crow, <rire>、euh, mais ils sont toujours demeurés dans l'underground anglais, le plus obscur, on s'en doute. Mais est-ce que ça sonne encore comme ça?、Bon, C'est bizarroïd. Ok. Ça <rire> s o n t peut-être accordé s p l u s、euh, Oui.、Okay. C'est une bonne chose. <rire> Voilà qui complète euh, cette euh, petite présentation des Déviants.、Euh, J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on doit répondre? <rire> vous êtes à l'émission r o c k l a s s i q u en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui. Oui. Et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons notre traditionnel droit pour un, c'est-à-dire des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Dans la prochaine heure, je vais vous faire tourner une face entière d'un album vénile classique qui est paru il y a exactement 40 ans, soit Tarkus de Emerson, l a k e Palmer. Je vais aussi vous présenter les rééditions des deux premiers albums solo de Paul McCartney. Mais pour le moment, je vous parle maintenant d'une vraie, de vraie nouveauté. Je vous parle du tout nouvel album de Neil Young et Désolé et Treasure qui est sorti en magasin cette semaine. C'est un disque inédit mais qui contient du matériel qui a été enregistré au milieu des années 80. Ça fait partie de sa série d'archives,、euh, série qu'il a sorti, des enregistrements qu'il a sorti de ses voûtes comme ça、mm -hmm. depuis quelques années, des archives qui s'avèrent parfois de véritables petits bijoux.、Euh, il s'agit du volume 9 comme ça de ses archives. cet album, il l'a enregistré avec,、euh, le groupe The Inter International Harvesters, avec qui il faisait du country rock à l'époque.、Euh, à ce moment-là, Neil venait de réaliser deux albums un peu plus, je dirais, expérimentaux,、euh, électroniques, soit Reactor et Trance,、euh, qui, euh, Il n'avait absolument pas eu la faveur du public et il faut le dire, c'est un style qui ne convient pas tellement à Neil. Ça a été suivi d'un album de rock'n'roll des années 50 de Rockabilly intitulé Everybody's Rockin' qui n'a pas non plus obtenu de succès. Il était assez moyen. C'est juste après ça qu'il a fait un retour au country rock avec The International Harvesters et l'album Old Ways en 85. Donc,、euh, ce nouvel album qui vient de sortir, c'est l n album d'archives, t Treasure,、euh, rencontre de la tournée 84-85 de Neil avec son groupe, qui comprenait entre autres le guitariste、euh, Ben Keith et le violoniste Rufus Thibodeau.、Euh, le groupe. Est en feu, véritablement. i reprend des pièces de Always, mais aussi des trucs surprenants comme des morceaux Motor City et Southern Pacific de Trance、euh, en leur donnant comme ça un traitement country rock. Il reprend aussi la très belle Flying o n t h e g r o u n d is Wrong de Buffalo Springsteen,、euh, ainsi qu'une reprise de It Might Have Been de Joe London et、euh, cinq pièces inédites, euh, dont euh, Amber Jean. Qui ouvre le disque, Let the Fingers Do the Walking,、uh, Soul of a Woman, Nothing is Perfect et Grey Riders, que j e v a i s tourner ici à l'émission il y a quelques semaines. Question de vous en faire une idée, on va tout de suite en écouter les trois extraits. Oh, oh, oui, c'est du country rock, vous êtes assez fous, 89 ans, FM! C'est du country rock. Non, il y en a un auditeur qui a appelé tout à l'heure,、euh, il m'a dit qu'il é t a i t plus sûr s'il était encore assez fou. <rire> c'est indéniable, c'est b en en fait avec le, <rire> le titre de la dernière pièce aussi. Oui. On vient d'entendre trois morceaux qui sont tirés de son tout nouvel album, n e u v i è m e chapitre comme ça, de sa série euh, Archives, euh, les archives, q u i l a sorti de ses voûtes depuis、euh, quelques années. On vient d'entendre Are You Ready for the Country?、No. Euh, C'est une des plus vivantes、euh, du disque. C'était précédé d'une autre、euh, pièce remuante, si on peut dire,、euh, Get Back to the Country. Et au début du b l o c on a entendu une chanson qu'on retrouvait à l'origine sur un album électronique de Neil Trance, la pièce Motor City, à laquelle euh, euh, Neil et les International Harvesters ont donné un traitement, Country Rock. Évidemment, j'ai toujours été très clair là-dessus.、Euh, Je suis pas un amateur de country ou de western. Là, je、euh, commence à en douter, là. c est, c e s non. <rire> C'est vraiment des trucs qui me déplaisent profondément. C'est vraiment pas ce que je préfère、euh, quand n e i l l e donne dans le country. Mais,、euh, j'ai trouvé que ce nouvel album,、euh, ce, ce, ce nouvel album de n i l est vraiment un de ses、euh, très bons dans le genre. C'est fait avec enthousiasme et bonheur. Et、euh, surtout, même si le disque n'est、euh, pas égal d'un bout à l'autre, il y a des, des pièces qui s o n t vraiment ennuyantes dans le a u Euh, comparativement à son, son, disque précédent, l'épouvantable, l'abject, le noise, e、euh, treasure, j'ai, j'ai, s a i j'ai, j a n j'ai, j d i j'ai, j e i j'ai, j'ai, j'ai, j i j'ai, a i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, t a i j'ai, j'ai, j'ai, t a i j'ai, j'ai, j t i j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j Vous êtes à l'émission Classique en compagnie du Dr. Up e n d r a g o n et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, on vous présente notre traditionnel 3 pour 1. On présente seulement des b l o c s de 3 pièces par un seul et même artiste ou groupe. Et on va poursuivre avec encore un peu de nouveautés, i、si、je puis dire, puisque je vous parle maintenant des rééditions des deux premiers albums solos de Paul McCartney, c'est-à-dire McCartney et McCartney II, Deux albums fort différents, mais qui sont nés à la fin d'une période glorieuse. McCartney est sorti en 1 9 70 quand les Beatles se sont séparés, alors que McCartney II est paru en 1980 quand Paul a mis fin aux Wings. L'album McCartney, ça a toujours été u n de mes p r é f é r é s de Paul. C'est un, un album très intime qu'il a enregistré entièrement seul en jouant tous les instruments. À la fois? <rire> non, pas tellement.、Ah, là, quand、okay. même, il a travaillé là-dessus、euh, de longue haleine.、Euh, <rire> quand les Beatles se sont séparés,、euh, ils ont eu des façons très différentes de vivre leur deuil, si je puis dire, faire face au vide.、Euh, George Harrison, lui, s'est lancé dans une. Grosse production,、euh, très ambitieuse avec Phil Spector, avec qui il a fait,、euh, comme ça, All Things Must Pass, album triple.、Euh, Ringo, lui, il est parti sur le party. Il est, il est allé à la recherche de ses、euh, racines musicales dans la musique country, justement. Et en allant recruter、euh, certains des meilleurs musiciens de studio、euh, du, du genre à n a s h v i l l e pour enregistrer、euh, le disque Beaucoup of Blues. John, lui,、euh, continué à tenter de se débarrasser de ses bibites、euh, en suivant. En une, en créant、euh, d'autres. <rire> <rire> à l'époque, il suivait une thérapie avec、euh, le docteur euh, Janov, euh, la thérapie du cri primal. Et il a enregistré comme ça、euh, oh, oui. un, un album très intime avec、euh, Phil Spector et quelques amis, et,、euh, un disque intitulé Plastic On-O-Ban.、No、d Paul, lui, a fait face au, au vide. Il l'a carrément confronté en réalisant un album entièrement seul. On le sait, il a fait une grosse dépression, Paul McCartney, à la fin des Beatles. Et on pourrait dire qu'il a trouvé son salut dans son mariage, sa famille, en travaillant seul à sa musique, comme ça, à la maison. Ça a donné l'album McCartney,、euh, très mal accueilli à ce sorti par les critiques qui ont vu à tort、euh, la simplicité de sa démarche comme de l'incompétence et、euh, un manque de talent,、euh, ce qui est tout à fait ridicule. Euh, L'album est rempli de petites pièces sympathiques. Il y a Junk,、euh, Teddy Boy, qu'il écrit à l'époque des Beatles lors de son voyage en Inde avec le maire Rashi. Et il y a des petits morceaux agréables comme Every Night,、uh, That Would Be Something, Ouyou. Il、euh, n'y a pas de grand classique sur cet album, hormis、euh, Maybe I'm Amaze,、nice. euh, qui est, qui est un de ces, une de ses grandes chansons en solo.、Euh, pour la réédition, on a fait、euh, la même chose que pour、euh, Ben Under Run, la précédente réédition. C'est-à-dire que、euh, la version de Lux est e présentée dans un très beau et grand livre、euh, relié, rempli de photographies, très belles photographies、euh, d'époque. et De texte s explicatif, s、euh, qui explique n t comme ça la genèse, le processus créatif de tout ce disque.、Euh, comme j'ai toujours adoré cet album, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie personnellement au plus haut point. On a ajouté un deuxième disque avec des morceaux inédits qui,、euh, toutefois sont plus ou moins a b a l a n t s Le problème, c'est que Paul,、euh, travaillait tout seul. Il avait à peu près tout utilisé,、euh, ce qu'il avait enregistré pour l'album, ce qu'il nous laisse avec des versions alternatives ou,、euh, des versions en concert,、euh, Euh, des chansons déjà connues, là,、mm -hmm. en, en guise d i n é d i t Il n'y a pas grand-chose d i n é d i t qui vaut le détour.、Euh, je vais vous en faire écouter tout de suite、euh, trois exemples de ces inédits. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus C'est Fou, 8 9、okay, well, so, FM. This song, this song,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 the fuck g a r n e r évidemment.、Hein? Inédit tiré de la réédition de luxe de son premier album solo, tout simplement intitulé McCartney, qui est paru à l'origine en 70. On vient d'entendre la version de Maybe I'm Amaze, qui avait été enregistrée pour un spécial pour la télévision britannique dans les années 70, spécial intitulé One Hand Clapping.、Euh, c'est une pièce que j'ai toujours aimée avec une excellente partition de guitare de Paul. Paul, c'est loin, d'être un guitariste lead de haut calibre, mais Il a fait vraiment un boulot remarquable et très original avec、euh, Maybe, un maze de très réussi. Juste avant, on a entendu、euh, deux pièces enregistrées en concert en 1979 avec la dernière mouture des Wings. On a entendu Hot As Sun avec、euh, Paul à la guitare électrique et、euh, Every Night qui est une des pièces les plus mémorables de cet album McCartney.、Euh, cette réédition est très intéressante pour ceux qui, comme moi, ont toujours eu une affection particulière pour、euh, ce premier effort solo de Paul.、Euh, les inédits, comme je l'ai dit, sont pas extraordinaires, mais le livre est très beau et le DVD qui accompagne tout est sympathique, nous montre comme ça une période obscure de Paul, une période très difficile. Euh, suite au divorce acrimonieux des Beatles,、euh, il s'en est sorti、euh, de sa dépression à l'époque à l'aide de sa famille et en travaillant seul、euh, sur ce très bel album.、Euh, mais c'est quelque chose, cette r é édition, qui s'adresse avant tout aux grands fans de Paul, je dirais.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 Euh, J'ai toujours aimé ce premier disque solo de Paul. Par contre,、euh, on peut absolument pas dire la même chose de son deuxième album solo, intitulé McCartney 2,、euh, qu'on vient de rééditer aussi dans une version de luxe.、Euh, des fois, avec le recul, on peut, on, on peut changer、euh, d'avis par rapport à telle ou telle œuvre. Les voir sous un jour nouveau.、Euh, quand le disque est sorti, j'étais un jeune ado et j e v a i s、euh, vraiment d é t e s t e r ce disque de Paul euh, et, euh, je ne l'ai pas réécouté depuis. Sinon, très rapidement, il y a un an, quand j'ai préparé、euh, une émission spéciale sur Paul,、euh, je l'ai vraiment réécouté attentivement cette semaine quand j'ai reçu、euh, la réédition et、euh, je dois dire que. Euh, 31 ans plus tard,、euh, j'ai absolument pas changé、euh, <rire> okay, euh, Je le trouve toujours aussi mauvais, imbuvable.、Euh, Paul l'a enregistré à la fin de son aventure avec les Wings au moment où il était、euh, tanné du format musical、euh, très accessible et commercial des Wings.、Euh, il s'est donc lancé dans ce projet en solo、euh, en voulant toucher ce qui、euh, Euh, à l'époque, était nouveau,、euh, au goût du jour, c'est-à-dire la new wave et les sonorités、euh, synthétiques. À l'époque,、euh, les critiques l o n t très bien accueilli ce disque、euh, étaient, parce qu'ils étaient eux-mêmes très friands de ces textures sonores、euh, surchargées de, de synthétiseurs. Mais en tant qu'amateur de, de rock pur et dur, ça m'avait personnellement très euh, déplu. Euh, je trouvais que Paul avait l'air vraiment confus dans tout ça.、Euh, les compositions, il faut dire q u e l l e s sont faibles et certains textes sont carrément imbéciles. Tout à fait, à l'image du mouvement New Wave, au complet, de toute façon, les textes de la New Wave étaient vraiment crétins. Ben,、euh, euh, le morceau Temporary Secretary, c'est particulièrement consternant avec une mélodie comme ça, atonale et des séquenceurs qui、euh, portent sur les nerfs intensément. Donc,、euh, c'était un mauvais disque en 1980 et、euh, ça n'a pas pris de mieux avec le passage du temps. Par contre, ce qui est intéressant avec t a réédition, c'est que côté inédit, C'est beaucoup plus riche que la réédition du premier album solo. On retrouve même des morceaux qui sont fort agréables, comme les pièces électroniques、euh, Secret Friend,、euh, Mr. H. Tom,、euh, la version intégrale de Check My Engine et、euh, l'orchestrale Blue Sway.、Euh, ceux qui ont apprécié les, les premiers albums de Fireman devraient aimer、euh, Paul y a t à son plus expérimental. Question de vous en faire une idée、euh, de ce qu'on retrouve sur cette réédition de McCartney Too. On va tout de suite aller en é c o u t e r trois extraits en commençant par Une des très rares pièces intéressantes sur la version originale du disque One of These Days, version remasterisée en 2011. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à d i f f u s e r du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Fou89.fn. One of these days, when my feet are on the ground, I'm gonna look around and see. See what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. One of these days when a job just takes too long.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 ロック・クラシック、89 <ans. S 3> <c oughs> Share. Won't let everyone g o o shit. You're not alone, we all could use it. Montreal, le 26 juillet, les billets vont être mis en vente、euh, lundi à midi. Oui, et je crois que tu as、euh, décidé que tu n'y allais pas. <rire> tu, tu le boudais. <rire> hey, honnêtement, h on s'en parlait un peu plus tôt cette semaine.、Euh, Paul McCartney a dit avoir. Je, je sais que tu m'as expliqué qu'il était sur une grande lancée spectacle et de tournée,、ouais. mais il d o i t avoir un certain engouement、euh, pour le Québec généralement. Euh, parce que c'est quand même deux fois en deux qu'il vient ici à Montréal. Ouh,、ouais. il aime beaucoup la poutine. Même, moi, je pense que c'est plus, plus la, la deuxième raison, Mais c'est quand même cool, Oui, oui. Mais、euh, il semble que de toute la tournée, parce que l a tournée a quand même été longue l'année dernière, e l e s t a l l é aux États-Unis, u、euh, n peu partout aux États-Unis,、mm -hmm. euh, plus, e、euh, n Amérique du Sud aussi.、Oui. Et il semble que de toute cette tournée, c'est à Montréal qu'il y a eu le, le plus bel accueil, l'accueil le plus chaleureux. Paul, s u r Paul se sentira rappelé. Mm-hm. Donc,、euh, c'est ça, c'est pour ça qu'il、euh, revient peut-être. m e s c u l i n Ça va t r è s b i e n Donc, ce qu'on vient d'écouter, c'est、euh, trois chansons、euh, tirées de la toute nouvelle réédition de son deuxième disque en solo, tout simplement intitulé McCartney t Il est paru en 1980 et là, on vient tout juste de le sortir en version de luxe. Très belle édition limitée. On a entendu la version spectacle de Coming Up、euh, enregistrée à Glasgow en Écosse et qui l y avait、euh, pas mal de t o u r n s en Amérique du Nord、euh, dans les stations de radio rock à l'époque. Version en live qui est bien meilleure que la version studio. C'est ce、euh, oui. euh, si、un disque que tu aimes, ça?、Euh, si c'est un disque que j'aime. Pas cette pièce. Euh, euh, Coming、It's、Up. m i n g Dans ce, cette époque-là, c'est peut-être une de celles que j'apprécie le plus. Oui.、Ouais. Euh, c'est pas ma meilleure pièce. Non, r i n Mais je la trouve très acceptable. Oui. Euh, juste avant ça, on a entendu la très bizarroïde de Mr. H. Atom, qui est vraiment une inédite qu'on retrouve sur le coffret pour la première fois. Et au début du blog, on a écouté une des très rares bonnes chansons du disque, à mon avis, du disque original One of These Days.、Euh, C'est la version qui a été remasterisée、euh, plus tôt cette année. Comme je l'ai dit précédemment, l'album continue d'être médiocre, mais on a inclus plusieurs chansons et morceaux inédits sur deux disques supplémentaires qui valent le détour pour les fans de Paul. Vrai s de vrais fans. Et、euh, le DVD, à part les épouvantables, c l i p s de Coming Up et Wonderful Christmas Time, <rire>、euh, ouais. ça risque d'intéresser uniquement les vrais maniaques de Paul.、Et、il y a une entrevue, une longue entrevue avec lui. Donc,、euh, tu es. Oui, c'est ça. Pour les profanes, c'est absolument sans intérêt, j'en conviens. Surtout,、euh, pour les amateurs de grands succès,、euh, ça, n'a aucun, aucun, aucun, intérêt. Mais, mais, ceux qui, qui, qui écoutent,、euh, qui sont en train d'écouter Rock Classic, euh, ne sont pas des amateurs de grands succès, n'est-ce pas? Ben, en fait,、euh, ils sont amateurs de Rock. <rire> c'est ça, exactement.、Euh, moi, je me considère comme un vrai maniaque de Paul et、euh, je pense pas que je vais écouter souvent cette réédition de McCartney et tout. C'est pas mal dispensable. Mais tu l'auras par acquis de conscience. Oui. Mais la réédition, par contre, de, de McCartney de 70, c'est un très bel objet, un très beau cadeau pour la fête des pères, pour un fan de Paul McCartney. C'est un message que tu viens de p e n s e r ça-là?、Euh, non, parce que je l'ai <rire> déjà. <rire> Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u e émission entièrement consacrée au racine du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et,、euh, je vous rappelle que Rock Classic q u a un site web que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r e c c l a s s i q u e n e t sur lequel vous retrouvez. Il y a plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Il y a les canvas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier. Il、euh, y a les tops des、euh, années passées. Il y a un accès direct à mon blog、euh, dans lequel vous retrouvez au moins une centaine de critiques、euh, d'albums parus dans les 12 derniers mois. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie de réécouter une, ancien, une ancienne émission n'importe quand comme ça dans la semaine. Et il y a un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires, etc. Le site se trouve au www.reclassique.net. Là, on en est rendu à la portion d'émission où je vous présente, comme à chaque semaine, une face complète d'un album véné d classique qui est paré en 71. Et cette、mm -hmm. semaine, je vous présente une face d'un des albums les plus marquants de l'histoire du rock progressif, Tarkus de Emerson et Palmer. Excellent choix. Oui, bien, ça, c'est vraiment c'est un de tes groupes préférés et、oh, c'est、ouais. un de tes albums préférés. Tarkus, c'est mon album préféré. Ah, oui? Oui. Oui. o u i Bien, écoute,、euh, c'est un excellent choix parce que、mm -hmm. euh, c'est un véritable classique. C'est un. C'est un trio de v i r t u o s e qui est très controversé par contre de Mercenic s Palmer. Ça ne、mm -hmm. fait vraiment、mm -hmm. pas、ouais. l'unanimité. Moi, j'ai toujours adoré Mercenic s Palmer. Les premiers albums. Oui. parce Oui, que... on s e a t t e n d qu'à un moment donné, ils ont、euh, r u s s i à a v o i a une certaine drop.、Là. Rendu à Works, là, je, dé...、ouais. là, je décroche.、Ouais. Mais, mais、ah, c est, c est, c est... il reste que c'est du. Classique, magné, n c'est une、ça. façon très particulière, c'est une approche particulière. Oui, tout à fait. La pièce、euh, Tite était absolument en symbiose avec son temps. C'est une longue pièce qui、euh, préfigurait comme ça. Je, je, je m'en suis aperçu cette semaine en, en l'écoutant. C'était avant Close to the Edge, c'était、oui. avant Thick as a Brick,、euh, c'était avant、euh, Echoes. Euh, Supper's Ready, Plague of the Lighthouse Keepers, des longs morceaux à plusieurs mouvements、mm -hmm. euh, qui ont marqué les années 70. Mais Tarkus, c'était le. C'est le... pas mal un des premiers. Oui, c'est un des、ouais. premiers, vraiment. m a i s écoute, Emerson et Lincoln Palmer sont pas mal considérés comme étant des pionniers très、euh, éclatés dans le progressif.、Mm -hmm. C'est très non, non conventionnel. On va l'écouter tout de suite, cette pièce, puisqu'elle occupe la face 1 en entier de ce très bon disque de rock progressif. Tarkis, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser d u v r a i rock p r o g r e s s i r p a Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM.、Yeah. Megan Palmer, on vient d'entendre la f a c e 1 au complet de leur album Tarkus, qui est constitué uniquement de la pièce titre. C'est sorti en 1971. Qui a fait une forte impression comme ça sur le monde du rock au début des années 70.、Euh, la phase 2 de l'album est moins remarquable.、Euh, on y retrouve entre autres de deux pièces de remplissage qui sont absolument sans intérêt, à mon avis. Soit Jeremy Bender et、uh, Are You Ready, Eddie. Aime-tu cette pièce,、hein? Are You Ready, Eddie? Ça, c'est banal.、Ah, c'est vraiment. Oui, <rire> mais l'album, c'est la face <rire> 1. Oui, c'est ça. Et、euh, on retrouve aussi deux bonnes pièces, Bitch's Crystal et、uh, Time a... in a,、mm -hmm. a Place. J'adore Time in a Place. うん。Um C'est deux faux pas,、euh, Jeremy Bender et Are You Ready,、euh, Eddie. Ils en、euh, ont quelques-uns. Ouais, ils en ont quelques-uns, mais,、euh, mm -hmm. Tarkus, c'est un des grands classiques、euh, du rock progressif. Al album absolument indispensable. Absolument. Pour、euh, les amateurs du genre. La finale aussi est bizarre, hein. Ça, ça coupe bizarre. Ben, c'est, ouais, ça, ça finit un petit peu en queue de poisson. Ouais. b、ouais. e、euh, faut dire qu'à l'époque, e h、eh、bien, on, on se débrouillait avec、euh, des rubans et、euh, une lame de rasoir, alors,、ouais. euh, ça pouvait,、euh, ça pouvait faire,、euh, Effectivement, de telles le, choses. le montage n'était pas <rire> le même. Voilà pour cette、euh, petite présentation de cet album、euh, classique. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre phase d'un autre album vinyle classique、euh, du rock par an 71. Cette fois-là, ce、euh, sera un très bon album de rock québécois,、euh, c'est-à-dire Le grand jeu de Dionysos. Dionysos qui、ouais. était vraiment en avance sur leur temps à l'époque. donc rendez-vous. Vous êtes à l'émission r Acclassique en compagnie du Dr. Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. aujourd'hui, nous vous présentons un traditionnel 3 pour 1, notre traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Et là, on va rester dans le rock progressif avec un d e s groupes préférés, n'est-ce pas? Absolument. Et on va même rester en 1971. Oui. On parle de Yes. Ben oui, c'est mon groupe de rock progressif préféré. Donc, malgré tous les,、oui. ouais, les niaisés qu'ils ont f a i t dans les dernières années. Ah,、non? ben écoute, justement,、euh, tu pourras constater que les trois albums、euh, qui ont été choisis, mais le dernier arrête à ce que je constate comme étant le dernier vrai bon album de Yes <rire> en、ouais. 1980. Oui, vraiment. oui.、Euh, mais par contre, ils ont fait des choses absolument extraordinaires. D'ailleurs, on va aller en déguster quelques. Quelques aperçus. Parce qu'on débute tout de suite avec、euh, une pièce qui est tirée de, de Yes Album que je considère comme étant un des très bons. La pièce étant I've seen all good people. Et、euh, on va se rendre comme ça jusqu'à 1980. Oui. Vous êtes sur les ondes de la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 8 9 Show me t h e r e Tempus Fugit, que l'on retrouve sur ce que je considère comme étant le dernier bon album de Yes, ce Drama, qui est parti en、wow, 80. Je, je suis pas d'accord avec toi.、Euh, j'ai acheté une réédition. C'est un album qui est sous-estimé, ça, Drama. Absolument.、Ouais. Puis, dans les faits, c'est. Oui, il y avait du staff qui avait changé à l'intérieur de la formation, mais l'esprit tout à fait le même.、Mm -hmm. Puis,、ouais. même au niveau du vocal, on se confond bien ouais, avec ouais, John、absolument. Anderson.、Ouais. Moi, j'ai acheté une réédition de cet album-là,、euh, Drama. où il y a des bonus tracks, pis u cette pièce-là, elle est,、euh, on l'a avec、euh, l'espèce le, le, le, de First Take Studio,、mm -hmm. pis c'est super intéressant de l'entendre,、ouais. parce qu'il y a deux, trois,、euh, deux, trois versions de cette pièce-là, Tempus a Fuji. Ouais, ben, en fait, c'est ce que j'ai ici. Le,、ah, euh, ben, je pense que oui, c'est probablement celui-là. Pis, u、euh, on voit un peu comme l'évolution, de ce ouais, qui se passe、ouais, au niveau、ouais. de l'enregistrement de la pièce. j u s t e a、mm、u p -hmm. a r a v a n t c'était New and I, que l'on retrouve sur Close to the Edge de 1972, qui est un très, très bon album.、Mm -hmm. euh, En fait, comme tu le disais tout à l'heure, Art o n ce qui est intéressant aussi avec Yes, c'est que ce sont des, des objets qui sont intéressants à, à, à posséder parce qu'ils sont beaux aussi. Les pochettes、oui. sont très、oh、agréables.、Oui. Roger Dean faisait une très belle job.、Oui. Euh, et on a ouvert avec、euh, seen, uh, I've Seen Our Good People que l'on、oui. retrouve sur The Yes Album de 7 1 C'est le premier album qui met en scène vraiment Yes sur leur aspect typiquement progressif.、Mm -hmm. euh, les deux premiers sont beaucoup plus, je dirais.、Euh, Ben, il cherchait. Il c e r c e s t quand même du rock p r o g r e s s i f Oui, c'est n p e un peu plus psychédélique, un peu plus. Oui, et, et pop. Oui, effectivement. Ouais.、Euh, et donc, Yes Album est un de mes albums préférés. Oui, tout à fait. Vous êtes à l'émission r o Classique k c en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et、ouais. moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, on vous présente notre traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire des blocs de 3 pièces par un seul et même artiste. Et on va rester dans le rock progressif avec、euh, ce qui est ton groupe,、euh, toi, ton groupe、euh, oui, de, de rock progressif préféré. Oui, autant Yes, c'est le tien, autant le prochain, Gentle Giant, et mon groupe.、Euh, Progressif、euh, par excellence. Un Groupe qui, malheureusement, n'aura probablement pas connu、euh, une carrière aussi flamboyante que les Non, non, c'est très underground.、Uh, c'est très、Janet. underground et ironiquement, ça a été beaucoup plus populaire ici au Québec、oui. que dans le reste,、euh, le oui. reste de la planète. C'est le seul endroit où、euh, Gentle Giant était vraiment populaire. Il faisait de grandes, de oui. grandes salles. Oui, effectivement. Alors qu'aux États-Unis, il faisait quasiment des clubs.、Là. Tout à fait,、oui. absolument. Euh, donc, trois pièces de Gentle Giant qui sont、euh, tirées respectivement du album Octopus de Power and the Glory、mm. et Free Hand,、mm. qui est mon album préféré. Ah, ben oui, c'est l'album préféré de pas mal tout le monde, de Gentle Giant.、Freehand. Bon, ben j'aime pas la conformité, donc ça devient Power and the Glory. <rire> <rire> on va débuter tout de suite avec、euh, The Advent of Panurge,、mm. qui était un, un des,、euh, des grands amis de Pantagruel. Oui. Oui, donc on retrouve ça sur. Octopus. Octopus qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La seule à diffuser du vrai rock p r o g r e s s i r e a t r o i s r i v i è r e s C'est Fou 89 ans, FM. They're coming over c a r l o t o n Bridge. Look, do you see the man who a s p u l l by bridge? What do you wish and、What、where do you, do you go? wish? Who are where do you go? Where are, are you? Where are you from? Will you tell me? Your name? you r n a me? Rest a while, call me your friend. Please stay with me. I'd like to help. Then he said. How can I speak when I'm dry? How can and I my speak when I'm dry? So bring me aid and I'll answer, you and I'll answer eyes. your d e a r friend i n n e e d I'd like your help. Please take me home, I'll stay with you. Altered. This day was done as no other life. Faithfully, their vow was made, and from that.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 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. Vous êtes assez fou? you're listening to the Rock Classique on 89.1 FM. Ils sont très bons.、Ouais. C'est indéniable. C'est malheureux, par exemple, parce que c'est un groupe qu'on est sûr de ne jamais revoir en spectacle. Ah, bien, c'est certain.、Euh, qu'on ne reverra jamais ensemble tout court,、ouais. parce que pour avoir parlé avec Gary Green, il、euh, disait que s'ils si revenaient ensemble, premièrement, ils en auraient pour des mois et des à mois. À se remettre à dans à le、pratiquer. travail. Ben, oui.、Euh, mais, mais ils ne sont pas séparés à mauvais t e r m e ces g a r s Non,、là. pas du tout. Ça, ça pourrait peut-être laisser une chance, mais je pense que l'intérêt n'est plus là non plus. Oui, c'est ça. Sont passés aux choses. Mais ils nous ont laissé de très bons albums qu'on、oui. peut, peut écouter、mm -hmm. euh, à, à satiété. Donc,、mm -hmm. c'était Free End, pièce éponyme. e f f e c t i v e m e n t de l'album de 1975. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon préféré aussi.、Euh, juste a, auparavant, nous avions Proclamation, qui est la pièce、euh, tirée de l'album Power and Glory de 1974, que je trouve très bon comme album.、Mm -hmm. Inégal, mais très bon. Oui.、Euh, euh, tu sais, encore là, on va p a r l é avec Gary Green. Lui, c'est son préféré. Ah oui? Ah oui. Pas End、ah. of Glory, parce que pour lui,、euh, ça évoque une, une période particulièrement plaisante、euh, okay. au sein de Gentle Giant. Ok. Mais, mais tu sais que c est, c est, les albums e t de Gentle Giant ne peuvent pas être appréciés、euh, d'emblée pour leur ensemble, mais bien section par section,、mm -hmm. pour les découvrir à leur juste valeur. Et、euh, nous avions ouvert avec、euh, The Advent of Panorge, que l'on retrouve sur Octopus de 1973. Comme j'ai dit, Panorge était un bon ami de Pantagruel, lui-même le père de Gargantua. Ah oui, ben oui. Des géants.、Mm -hmm, tout à fait. Ça, c é t a i t un album que j'aimais un peu moins,、euh, Octopus.、Oh, j ai, j ai, j ai, au début, je le boudais un peu plus.、Mm -hmm. Mais、euh, j'ai appris vraiment à l'apprécier. Oui.、Ouais. Ben à peu près comme pratiquement tous leurs albums.、Mm -hmm. Je vais le réécouter. D'accord. <rire> vous êtes à l'émission Rock Classic、euh, en compagnie du Dr. Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée au Racing du Rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et cette semaine, nous vous présentons notre traditionnel 3 pour 1. Rock Classic, donc des blocs de trois pièces par un seul et même artiste. Et là, on va y aller avec un gros virage musical. On y va avec du hard rock. Yes, sir. Et、avec une formation que j'aime énormément et que je sais que tu aimes beaucoup ouais, aussi. Oui, c'est un, un, un des meilleurs groupes du genre.、Ah, tout à fait. On parle ici d'Aerosmith. Trois pièces d'Aerosmith、euh, qui sont tirées entre 1973 et 1976. La meilleure période. Tout à fait.、Mm. Ah oui, absolument. On va débuter avec une version、euh, live de la pièce、ouais. Write Me qui originellement se retrouve sur l'album éponyme. Oui, c'est ça. C'est une version qu'on a p r i s sur le coffret Pandora's Box. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est f o u 8 9 1 f m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 I'm not tired. C'était tellement Bon dans ce temps-là.、Euh, Celle-là encore.、Oh, ce、oui. temps-là, on peut encore l'avoir aujourd'hui. C'était l'album Rox. C'est mon préféré. C'est、oui. mon album préféré. Oui, de loin. C'était la pièce Combination, qui est par an t en 76, comme tu l'as dit, sur Rox.、Mm -hmm. euh, juste auparavant, nous avions Adam s a p p e l tiré de Toys in the Attic. Je ne sais pas si ça parlait de s t e p h e n Tyler. Assez... Euh, et nous avions ouvert avec une version live de Write Me que l'on retrouve originalement sur l'album éponyme Aerosmith de 1973. Mais、mm -hmm. cette version spectacle, on la retrouve sur le coffret Pandora's Box qui est paru au début des années 90. Jadis. Oui, c'est un des premiers.、Euh, en fait, c'est le premier coffret CD que j'ai acheté à l'époque.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 On va poursuivre avec une autre formation de Hard Rock, celle-là de L'Écosse, un autre groupe que tu aimes beaucoup, particulièrement. Oui, oui, j'aime beaucoup Nazareth. Je trouve qu'ils ont une discographie assez inégale. Oh, bah oui, très, très. Mais ils ont beaucoup, beaucoup d'albums. Souvent d'anti. Le premier album était pas mal. Le deuxième est affreux. Exercise, c'est terrible. C'est spécial. Tu sais, Sand e l e x i r non plus, c'est pas génial. Mais par contre, il y en a des très bons comme Air of the Dog.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 Simple Solution Part 1 et 2 que、mm -hmm. l'on retrouve sur le très bon album No Mean City qui est paru en 1978. C'est un、ouais. de mes préférés d'ailleurs.、Ouais, c'est une de leurs très belles pochettes aussi.、Oui, c'est、euh, rare que je l'écoute cet album-là par contre. u devrais, mon cher. Sûrement, sûrement. Le temps manqué. Où, ouais, ça c'est un film. <rire> Juste auparavant, c'était Telegram que l'on retrouve sur l'album Close Enough for Rock and Roll,、oui. la pièce d'ouverture、mm -hmm. de cet album-là qui est p a r u、euh, J'ai un blanc de mémoire. Je、mm -hmm. euh, ne、mm -hmm. bouge pas. 76, 77, quelque chose comme ça?、Mais、je dirais entre 70 et 90, pour ne pas avoir d'erreur. s <rires>、euh, Probablement, ce coin-là. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué dessus.、Alain. Je pense que c'est 76. 76 c'est fort possible.、Um, et au début du blog, on a entendu. Bears Day, que l'on、ouais. retrouve sur un autre très bon album, Air of the Dog, qui est paru, lui, en 1975. Oui, C'est probablement leur album classique à Nazareth. Air of the, Air the Dog, quoi, que Reza Manaz et Lord、uh, Re... and Proud aussi. Ouais, très Reza très... Manaz est très populaire、mm -hmm. aussi. Hum、mm、hum. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, vendredi prochain, le 24, Robert Plant est à la, est à la place des arts.、Euh, Peter Frampton sera à son tour à la place des arts. Ça, c'est dans le cadre du festival de jazz de jeudi 30 juin. J'ai v de la misère à voir le l i e n a v e c le f e s t i v aussi, l c'est ce que j'allais d i r Mais même Robert Plant, parce que Robert Plant, il est plus dans le country.、Euh, Je、bon、sais pas, genre, regarde, c'était probablement une, une raison pour faire venir、mmh. des gros noms.、Mmh. Pat b e n a t a r sera au Woodstock en Beauce le samedi 2 juillet. Samedi 9, Elton John sera sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec. Les Black Keys seront à leur tour sur les plaines le dimanche 10 juillet, alors que Annihilator seront s à l i m p é r i a l de Québec. Le samedi 16 juillet, vous êtes pas mal sûr de ne pas retrouver mon ami le docteur sur les plaines d'Abraham, puisque Metallica sera là avec Joe Satriani. C'est confirmé. Quoique, je n'ai rien contre Joe Satriani. C'est plutôt le headliner que、mm -hmm. j'aime un peu moins. On a v a i t v e n f i n i Oui. <rire> Dimanche 17 juillet, John Fogerty sera à son tour pour clôturer le festival d'été de Québec. Le samedi 23 juillet, c'est le début du Heavy MTL au parc Jean-Drapeau. Ça, c'est sur l'île Sainte-Hélène avec、mm -hmm. Disturbed, Godsmack, Inflames, Trivium, King of the Sorrow. Il、euh, y a des bons trucs aussi,、euh, Machine Head,、euh, Red Fang,、euh, mais ça s'améliore beaucoup, beaucoup et de très loin le dimanche euh, 24,、euh, puisqu'on va retrouver、ouais. entre autres、euh, Diamond Head,、euh, Girls c h o o l The Sword, Anthrax, o p e t h Chelunobodam,、euh, Motorhead et Kiss. Oublie pas Mobbé Angel. Oui, c'est vrai. vrai. Et、euh, nous, nous serons là c e t、oh, e fois-ci. certainement. <rire> Et deux jours plus tard,、euh, ça aura lieu、euh, le retour de Paul McCartney. Au Centre Belle, mardi 26 juillet. C'est une bonne chose hein, que Paul McCartney soit là deux jours <rire> Comme après. Comme tu m'expliquais hier. Voilà, ouais, mais... Oui, parce que quand tu vois Paul McCartney, tout est plat après. <rire> t a expérimenté en 2008 pour avoir vu Kiss deux jours après Paul McCartney. Là,、mm. <rire> kiss, quand même, pas rien. C'est ça, <rire> ça, mais ça va ê t r e vraiment drap. <rire> Donc,、euh, les billets seront mis en vente euh, lundi à、euh, midi sur、euh, le réseau admission. Hum、mm、hum. Et le même soir,、euh, oui, pour terminer,、euh, April Wine, qui seront pendant ce temps-là, le, le mardi 26 juillet, à Québec, à l'Agora. Et,、euh, Frank Zappa aussi, oui, oui, Frank Zappa, Zappa Play Zappa. C'est pas Frank Zappa, il est depuis 20 ans, puis plutôt、oh, son、hein. fils, d w e e z e il i l y a une couple <rire> d'années, il avait ramené Bond Scott, quoi, q ça pouvait arriver aussi. <rire> Donc,、euh, d w e e z e l Zappa sera à l'Agora de Québec, le vendredi 5 août. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q un e compagnon du Dr. Penragon et de moi-même, a l a i e f e b r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons le traditionnel 3 pour 1 Rock c l a s s i q u e donc des b l o c s de 3 pièces par un seul et même groupe. Et on va poursuivre avec un des groupes les plus flamboyants, et un des meilleurs du début des années 80. Flamboyant. Tu l a s d i t on parle de Van Halen. Oh, trois pièces de Van Halen qui sont tirées du premier, deuxième et troisième album. Oui, les trois premiers albums, en commençant avec ce classique. I'm talking about love. Vous êtes sur les ondes de la radio des m ê l o m e n t s de la seule à faire tourner du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. Époque de Diamond Dave et Van Halen. Oui.、Euh, la première parce qu'il est revenu. <rire>、euh, C'était Romiel Delight que l'on retrouve sur le troisième album Woman and Children First de 1980 <rire> qui est un antithèse du titre de, <rire> du dernier album de. Oui, on va j s e le dire, t e Murder Dolls. <rire> ah oui. <rire> Woman and Children Last.、Ah, oui. <rire>、euh, et et c'est une pièce avec、euh, laquelle Van Halen ouvrait、euh, sur leur euh, tournée euh, 1983, la tournée Diver Down. Ah, oui? Oui. Que t'as vu, j'imagine. Oui.、Mm -hmm. Bon. y a v u des shows que t'as pas vu, s toi? Ça aurait peut-être、mm. plus, ça aurait、mm. peut-être <rire> plus court faire le tour de ceux que t'as pas vu, s tu v o u s e <rire> u、um, juste apparemment, nous avions、uh, Somebody Get Me a Doctor qui est tiré de Van Halen 2. De 1979, qui n'est pas spécialement un album très bon.、Ouais, non, il, an... il, il était.、Bon. Sans dire qu'il était raté, là, disons qu'il e s t pas le moins bon que le premier.、Hein? La barre était très haute en、ouais. plus.、Mm. Je veux dire, ils n'ont pas été à la hauteur cette fois-là. On a ouvert avec a n n Talking About Love, que l'on retrouve sur Van Halen, album éponyme de 1978, qui, celui-là, par contre, était une vraie révélation. Ah、oh, oui, absolument. Et、euh, encore là, cette pièce-là, ils terminaient leur,、euh, clôturaient leur concert、euh, de la tournée 1981 avec a n n Talking About Love et... C'était vraiment, mais vraiment、euh, mémorable, là, comme、ah ouais? finale,、ouais, avec les hey, hey, hey, puis、euh, le système de lumière qui descend sur、euh, la patinoire avec le logo de Van h a l e n à l'envers. C'était、okay. vraiment.、Ah. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie du Dr. Pendragon et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons le traditionnel 3 pour 1 r o c k Classique, donc des b l o c s de 3 pièces par un seul et même artiste. Et là, on va poursuivre avec un groupe euh, qui, euh, qui a marqué le début des années 80. Euh, qui ont、oui. fait de bonnes choses, qui ont été très, très, très influents.、Euh, ah, tout à fait. Des, de mauvais garçons. De vrais mauvais garçons, en plus. <rire>、oui. Des vrais b o m s là,、oui. qui, qui dormaient dans les ruelles et tout, mais、oui. qui ont, somme toute, connu une, une, une suite un peu plus glorieuse. On parle de m a r t i Crue. Oui, sur le quoi qu ils ne se sont pas tellement assagis、euh, depuis. Non, pas vraiment, mais qu'est-ce que tu veux C'est ça, ça, c'est H-Rock. Oui, donc on va entendre des pièces.、Euh On va entendre des pièces, effectivement, tirées du premier album, Too Fast for Love, dans la pièce éponyme, la pièce s é r i e de Charles at, at the Devil, Looks at Kill, qui est toujours aussi bonne, et ma préférée. Qu'on va entendre tout à l'heure, parce que là, on y va avec,、euh, avec Too to fast, fast for, for Love. Love. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai work à toi, r i e i r e C'est fou que tu as fait FM. Ré!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 ¿Qué comentas? Crew. Avec plein de bruit de bouche.、Oui. e t on sait comment ils, ont, ils les ont fait.、Euh, c'est tiré de l'album Doctor Feel Good de 1989. Et je le dis, c'est ma pièce préférée de Motley Crue.、Ouais. Euh, je me suis jamais tanné d'écouter cette pièce-là parce, parce que je la trouve bonne, j'imagine.、Ouais, c'est une des très bonnes.、Ouais. C'est、ouais, ouais. une des raisons. Euh, juste auparavant, nous avions Looks That Kill qui est paru sur l'album Shout Out the Devil、mm. 1983, l'album qui les propulsa e r au firmament du grand、euh, ah, euh, bon, qu méchant. Quand on qu fait des, des, des vedettes. Oui, tout à fait. Et、euh, nous avions voir avec Looks That Kill. Qui, pardon, pardon, Too Fast for Love, qui est l'album, la pièce éponyme du premier album de 1981, qui est un album correct. Oui. Moi, je l'ai t r o u v e ordinaire quand il est sorti. Ce qui intriguait surtout, c'était l'apparence de ces énergumènes. Mais à part la pièce titre, Live Wire, Piece of Your Action. Je n a i m e pas le reste. Non, effectivement, mais quand même, celle-là était bien. Néanmoins, vous. Vous êtes à l'émission Rack Classic en compagnie du Dr. p e n r a g a n et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée au Racing du Rack, à l'évolution du Rack à travers le temps. Et là, on vous présente notre traditionnel le 3 pour 1 Rack Classic.、Mmh. On va y aller avec une dernière formation. c e、yes. ouais. que l'on verra le 23 juillet prochain. Oui, exactement. 23 ou 24 20, 24, le 23, ouais, 24. on sera pas là. Non, non, t le 23. On、ouais, est à la maison. Oui, c'est ça. <rire>、euh, trois pièces, si le temps nous le permet. Trois pièces tirées de trois albums Soit Dressed to Kill, Destroyer et Love Gun. Et nous allons débuter tout de suite avec Anything for My Baby, paru en 1968. t r o i mois, le temps va nous le permettre. Vous、ah, êtes sur les ondes de l'association à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Fou 89 FM. Anything <coughs> for my baby. I was o t e a l Out loud, tiré de Destroyer de 1976.、Euh, oui. C'est、euh. ma préférée. Ça p e u avoir des avions. Anything for my baby, tiré de l'album Dress to Kill de 75. Je pense que c'est un album que tu aimes beaucoup, ça. Oui, Dress to Kill.、Mais、en fait, moi, les trois premiers albums de Kiss、euh, en studio, là, je trouve que c'est sur ces albums-là qu'on retrouve、Est、ce qu'ils ont fait de mieux, les meilleures compositions, les meilleurs rock. Je、mm、trouve -hmm. que c'est malheureux, mais、ça、ils ont été mal produits. Ça sonne ça, pas. Ça sonne pas、euh, Ça, c'est dommage. C'est dommage. Bien, écoute,、euh, qu'ils les refassent, ce serait une bonne chose. Ben, ils ont déjà commencé sur、euh, ouais. l'album,、euh, le dernier,、euh, Sonic Boom. Ils ont enregistré plusieurs de leurs classiques、mm -hmm. et vraiment, c'est une bonne chose.、Mm -hmm. Tout à fait. On peut apprécier les pièces à leur juste valeur. Tout à fait. Et évidemment, ils seront en vedette la journée du dimanche 24 juillet au Heavy MTL avec Motorhead. Yes, sir. L'émission s'achève. C'est déjà tout pour nous. En terminant, je voudrais, d'abord remercier mon ami, le Dr. p e n r a g o n pour sa participation à l'émission de cette semaine. Il est venu comme ça nous présenter de l'excellent rock cet après-midi. Merci à toi pour l'invitation. Ce fut très plaisant. Et tu reviens quand tu veux. Ben, demain, là. <rire> je ne chercherai pas là-dedans.、Oh, okay. um, <rire> ensuite,、euh, je voudrais remercier、euh, mon autre ami, Simon Fitzbé, l'historien de c e s Fou, s pour、euh, les éphémérides du rock.、Mm -hmm. Si vous nous écoutez en direct le vendredi, c'est la reprise de l'excellente、euh, émission C'est pas Cancun qui va suivre dans un moment. suivre à 18h de la reprise d'une dose d'estrogène avec、euh, Marie-Michel l e Caron. À 20h, ce sera le retour、euh, de nos autres amis, les lutins de l'enfer pour les amateurs、euh, de métal plus extrême. Si vous écoutez la rédition La rediffusion de, Mar de Mardi, oui. C'est Mardoc, Mardi. <rire> c'est l'émission de mon ami, le Dr. Pendragon, qui va suivre et r é a n i m a t i o n Ça va te faire toute une journée, ça va mardi, l e 8h30. Je suis un vrai bourreau de travail. <rire> J'en <'ai rire> profite pour dire que, à vous i n t é r e s s é r cette semaine, je fais une présentation du nouvel album de la formation、euh, Brittle Death Metal Origin. Origin. Donc, ça、euh, va t'accompagner, bien sûr, de l'infâme、euh, Sinistro. Ah, c'est ce gobelin! <rire> La semaine prochaine, Rock c l a s s i q u e je vais vous présenter un spécial rock québécois.、Euh, je vais vous présenter entre autres une phase d'un album vénile classique paru en 1 9 7 1 le Grand Jeu de Dionysos. Et évidemment, mon ami Simon sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. On va se laisser avec une dernière pièce. dernière, dernière pièce, pièce de Kiss, bien、ah, sûr,、oui. pour conclure ce 3 pour 1. Tout à fait. Une pièce qui est tirée du troisième album de 1977, la pièce éponyme Love g o n Oui, ça c'est très bon. On vous souhaite une excellente fin de semaine、Exactement. et、euh, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!